tout à l'heure. Heureusement qu'il y a Marc Wilmot pour être plus impopulaire que moi parce que je vais encore vous parler d'averses. Voilà, on est encore avec des averses ce matin sur le Hainaut. NO, mais allez, ça se calme un petit peu ce matin. Malheureusement pour nous, ça va être à nouveau orageux l'après-midi et donc des averses susceptibles d'être quand même soutenues avec de la grêle. 14 à 18 degrés pour les températures. Demain, encore des averses. Certes, moins qu'aujourd'hui, mais on ne se passera quand même pas du parapluie. À partir de dimanche, par contre, ça semble aller mieux avec Des nuages, quelques timides éclaircies, 14 à 19 degrés, mais un temps sec. Et lundi, alors là, écoutez bien, des éclaircies, des coins de ciel bleu et 17 à 22 degrés. Vous écoutez Viva et les 9h. On s'informe, Sébastien Pierre, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Si vous prenez l'avion aujourd'hui à Zaventem, vous partirez peut-être sans votre valise. Les bagagistes de Swissport sont en grève. Swissport, euh, c'est près de deux tiers des bagagistes de Zaventem. Le personnel dénonce un manque de moyens. Il y a une semaine, on a fait déjà, euh, avec nous deux les syndicats ensemble, un préavis d'action pour l'ensemble secteur assistance en escale parce qu'il y a, après les attentats, Un manque personnel très énorme et euh, le fonctionnement des de matériels et tout cela, le manque de matériel, de maintenance, mais le plus important, le, le manque de personnel suffisant sur le terrain était euh, désastreux et il y a un chaos total au sein de cette entreprise. Et pour ça, on a fait un préavis de grève pour l'ensemble du secteur. Et après la conciliation mercredi soir, on a vu que la plupart des entreprises ont déjà anticipé un peu, sauf Twisport. Kurt Kallartz, secrétaire fédéral CC Transcom, joint par Pierre Vandenbulk. Une réunion de conciliation entre la direction et les syndicats est prévue dans une heure. Pas grand monde ce matin dans les bureaux du Forum en Wallonie. Des piquets de grève sont installés un peu partout. Une action de la CGSP pour protester, là aussi, contre un manque d'effectifs. Les tâches du personnel se sont alourdies à la suite des transferts de compétences. L'agresseur du commissaire der smithson jugé aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Un membre de la FGTB avait mis KO le commissaire de police lors de la manifestation nationale le 24 mai dernier. Aujourd'hui, le voilà qui comparait moins d'un mois donc après les faits. C'est ce qu'on appelle une procédure accélérée. Roland Brunel nous explique comment ça fonctionne. Moins d'un mois entre les faits et la comparution devant le tribunal correctionnel, c'est rapide mais c'est la procédure accélérée. Elle existe depuis une vingtaine d'années et elle permet au parquet de renvoyer l'auteur présumé de fait, sans enquête, directement devant le tribunal. Et c'est ce qui se passe avec ce manifestant qui a reconnu avoir, lors de la manifestation du 24 mai, donné un coup de poing au commissaire Pierre Van der L'homme s'était spontanément présenté à la police car il s'était reconnu sur la vie de recherche diffusée. Après son audition, il avait été cité à comparaître par un simple procès verbal. Aujourd'hui, donc devant le tribunal correctionnel, il devra répondre de coups et blessures volontaires, ayant entraîné une incapacité de travail pour la victime. Il est aussi cité pour rébellion armée et port d'armes prohibées, des préventions pour lesquelles il pourrait bien écoper d'une peine de prison. Le Royaume-Uni est en deuil après le meurtre d'une députée pro-européenne. Jo Cox tué par balle en pleine rue à Borstow, un village du nord de l'Angleterre. Elle avait 41 ans, elle était mère de deux enfants et elle se battait pour que son pays reste membre de l'Union Européenne. Antoine Gignot, vous êtes à Borstow, les circonstances du meurtre ne sont pas encore très claires à l'heure qu'il est. Mais pour le moment, le mobile politique n'est pas confirmé. Non, à 2h du matin, les enquêteurs étaient encore chez Thomas Mer, dans sa petite maison d'un étage, avec des combinaisons des sacs pour faire les prélèvements la zone est bouclée, les voisins évoquent, en parlant de l'assassin un homme instable qui n'a jamais eu d'emploi fixe et semble avoir été abonné pendant plusieurs années à une revue d'extrême droite son frère le décrit comme un homme fragile, victime par le passé de troubles psychiatriques hier, avant de tirer sur Joe Cox et de la poignarder, il aurait selon les journalistes anglais crié Britain First, la Grande-Bretagne d'abord, mais la police ne fait pour l'instant aucun commentaire sur le sujet sur la place principale de Burstall il reste ce matin des roses, des bouquets déposés sur le sol avec des messages une femme engagée, courageuse c'est l'une des inscriptions, investie dans sa mission, Jo Cox avait été élue en 2015 députée travailliste de la circonscription, elle militait pour que le Royaume-Uni continue à faire partie de l'Europe et elle avait il y a dix jours publié une tribune pour défendre euh, l'Union la, la, la, Européenne en expliquant que la sortie ne pouvait pas être une solution face à l'immigration Alors au milieu des hommages et des témoignages anonymes, ce que les habitants retiennent ce matin, c'est le message posté par son mari sur son compte Twitter. Elle aurait souhaité que ses enfants soient élevés dans l'amour et que nous soyons tous unis contre la haine qui l'a tuée. Les derniers éléments de l'enquête avec Antoine Gignot de Radio France. Nouvel hommage au couple de policiers tués chez lui lundi soir en France dans les Yvelines. François Hollande présidera une cérémonie organisée à la préfecture de Versailles. Ce double meurtre, rappelons-le, a été revendiqué par un membre du groupe terroriste état islamique. Les meilleurs joueurs d'échecs du monde sont réunis en ce moment à Louvain. Oui, le plus grand tournoi d'échecs jamais organisé en Belgique commence aujourd'hui. Il va durer 4 jours. Les échecs, un sport cérébral qui n'est toujours pas reconnu comme tel en Belgique mais qui suscite encore beaucoup de vocation et d'admiration aussi auprès des plus jeunes. Avant d'entamer la compétition, ces champions internationaux ont damé le pion avec les plus jeunes. Clémence Date et Fabrice Gérard ont rencontré ces jeunes passionnés. Elle s'appelle Nora, elle a seulement 8 ans, elle a appris les échecs à l'école et c'est déjà une véritable mordue. Ça m'aide à réfléchir et c'est ma passion. Aujourd'hui, Nora a la chance d'affronter les meilleurs joueurs au monde et voici ce qu'elle en retire. Ils m'ont mis un piège que je n'avais pas vu du tout. Ça m'aide à l'école et à me concentrer. Quelques tables plus loin, Arthur, 14 ans, lui le foot. Non merci, trop nerveux, trop violent Les échecs, par contre, lui apportent calme et concentration. Ça me permet surtout de déstresser parce que avant j'étais hyper stressé et depuis que je suis aux échecs, je suis, un, je suis un beaucoup moins stressé. Maxime Lachilagrave est français et bientôt quatrième joueur d'échecs au monde. C'est son père qui lui a appris les rudiments lorsqu'il avait 5 ans. Ça apprend une certaine forme de logique, une certaine patience puisque les parties peuvent être très longues. Ça force à rester concentré. Jusqu'au bout de la partie, évidemment, il y a aussi l'univers de la compétition qui me plaît énormément. Alors, les échecs, un jeu démodé. que je pense, c'est que les échecs en fait, n'ont jamais été autant à la mode en fait, que maintenant. Et par exemple, il y a une semaine, j'ai fait un tournoi à Paris. Une après-midi, il y avait 400 enfants qui jouaient dans le jardin des Invalides. Donc, C'était vraiment une très belle expérience. En Belgique, 5000 personnes sont inscrites dans un club d'échecs et plus de 2000 enfants y jouent régulièrement à l'école. Le sport maintenant avec cette question. La Belgique sera-t-elle directement menacée d'élimination demain contre l'Irlande à l'Euro Réponse en fin d'après-midi. Après le match entre l'Italie et la Suède, ce sera à 15h. Si les Italiens gagnent, ils seront qualifiés pour les huitièmes de finale. S'ils perdent, perdent par contre, ils obligeront les Belges à faire au moins un match nul demain face à l'Irlande sous peine d'élimination. Le sélectionneur italien Antonio Conte assure en tout cas que ses joueurs n'ont pas pris la grosse tête après leur succès lundi contre les Diables Rouges. « Je pense que mon équipe est si concentrée, si déterminée, qu'elle ne risque pas de s'emballer après notre victoire contre la Belgique et tous les éloges qu'on a reçus. Mon groupe a envie de bien faire les choses. » Un seul match ne peut pas changer l'attitude de mes joueurs. Nous avons bien commencé, mais nous ne sommes encore nulle part. D'abord, se qualifier pour les huitièmes, et puis seulement, on fera les analyses. En face, il y a Zlatan, évidemment. Il est si fort qu'il peut jouer dans n'importe quel championnat du monde. Il peut bouleverser l'équilibre d'une équipe. La Suède est une équipe carrée, et avec une star comme lui, il faut faire très, très attention. et Italie-Suède à 15h donc suivront ensuite les matchs entre la République Tchèque et la Croatie à 18h et entre l'Espagne et la Turquie à 21h Enfin c'est l'autre événement sportif de la journée, le Conseil de la Fédération Internationale d'Athlétisme doit décider ce vendredi si l'athlétisme russe pourra, oui ou non, participer aux Jeux Olympiques de Rio cet été. Les athlètes russes pourraient être privés de JO suite au vaste scandale de dopage et de corruption qui ont avec la boussée, la fédération. La décision doit tomber sur le coup de 17 heures. RTBF, Mobile Info, Stéphane Piebeuf, ça va mieux sur la E40 entre Liège et Bruxelles. Effectivement, le camion qui était sur le flanc tout à l'heure, un petit peu avant 6 heures, est en train d'être dépanné, mais la circulation s'effectue encore difficilement. Cependant, les voies de gauche et centrale sont toujours neutralisées, mais vous circulez à présent sur la voie de droite, ainsi que sur la voie d'arrêt d'urgence. Sur 4,5 km, vous êtes ralenti en amont de cet accident qui s'est produit à berlot et vous ajoutez un bon quart d'heure pour rejoindre la capitale. Inutile de sortir pour emprunter les nationales avec ce temps de parcours qui tend à être à la baisse. Et puis, un autre accident s'est produit dans le Hainaut sur le 42 le 42 qui relie Mons à Liège à hauteur de Houdin, la bande de gauche est neutralisée, il y a des fils en direction de Liège, pour rejoindre Bruxelles sur les autres axes eh bien, vous perdez désormais moins de 10 minutes sur le 411 qui vient de Namur entre Overeys et Léonard ainsi que sur le 19 qui vient d'Anvers où vous êtes ralenti entre Zemst et McElhon. sur le ring, vous perdez moins d'un quart d'heure à l'exception de la circulation intérieure avec ce chantier à Anderlecht euh, qui crée de gros embarras de circulation entre Itre et Grand Bigard vous ajoutez 29 minutes en direction de Grand Bigard sur ce ring de Bruxelles. Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Très belle fin de semaine sur Vivacité, sur la Une en télé. Le débat, c'est vous qui le dites avec Benjamin Maréchal. Monsieur Sébastien, merci à nous maintenant de commenter tout ce qui s'est passé. Luminus soutient votre énergie pour les diables rouges. Encouragez-les via le hashtag 12e Diable. Luminus À votre service. Tous les matins, en direct, sur Vivacité, l'actu et les grands débats de société, Benjamin Maréchal vous donne la parole au 0 septembre 233-466. C'est vous qui le dites Plus enivrant encore qu'une partie d'échecs, voici trois débats sur la table, un seul à partir de 10h pour aller plus loin. Au 070-233466, mardi, alors qu'il avait examen, le contrôleur de train a débarqué Maxime 13 ans parce qu'il avait oublié son abonnement tout seul sur un quai. Est-ce que le contrôleur a bien agi Maxime prend donc le train à l'aube tous les jours pour se rendre à l'école à Herculine. Mardi, il a examen, il prend le train mais il a oublié son portefeuille à la maison et donc son abonnement. Dans le train, le contrôleur ne veut rien entendre. Maxime parle de son examen mais le contrôleur le débarque à Fontaine-Valmont. Le jeune homme se retrouve tout seul sur le quai. Il n'y a pas de voyageurs, pas de guichet, personne. Il lui reste quelques minutes de crédit seulement sur son téléphone et il appelle sa mère dans la Nouvelle Gazette. Elle raconte la voix de son fils choqué paniquer, puis le trajet en voiture pour arriver juste à temps pour l'examen. Vous noterez au passage que quand un voyageur oublie son titre de transport, la procédure prévoit que le contrôleur propose de remplir le formulaire 170 à présenter dans les 15 jours. Ici, le contrôleur ne l'aurait pas fait. Alors c'est la question pour vous ce matin. Mardi, alors qu'il avait examen, le contrôleur de train a débarqué maxime 13 ans parce qu'il avait oublié son abonnement, tout seul sur un quai. Est-ce que le contrôleur a bien agi Les policiers demandent à pouvoir porter leur arme tout le temps. Quand ils rentrent à la maison, quand ils ne sont pas en service, tout le temps, doit-on l'accepter ou vous y voyez un risque Plus encore, depuis qu'un couple de policiers a été tué à Magnanville lundi, la police est une cible. Hier, les policiers ont rencontré Locam pour parler de leur sécurité et parmi leurs revendications, il y a donc le droit de porter une arme en continu. Pour l'instant, le cadre est très strict. On peut porter une arme uniquement en cas de phénomène touchant au territoire. C'est le cas avec le niveau 3. Le policier peut demander l'autorisation de reprendre son arme pour rentrer à la maison, si et seulement s'il se déplace en uniforme et à la condition qu'il ait un coffre scellé au mur dont il est le seul à avoir l'accès et que les munitions soient rangées ailleurs. On dit que tout un temps on était plutôt réticents, l'idée qu'un policier reprenne son arme de peur qu'il ne suicide. Mais les temps ont changé. Alors la question pour vous ce matin, les policiers demandent à pouvoir porter leur arme tout le temps, quand ils rentrent à la maison, quand ils ne sont pas en service. Doit-on l'accepter ou vous y voyez un risque Et puis au 070, 233, 466, nouveauté pour les poubelles. Wallon, vous devrez désormais tous trier les restes de nourriture et les mettre à part. Est-ce que ça arrange tout le monde La Wallonie veut donc devenir un exemple et elle a présenté hier son nouveau plan appelé plan déchets ressources. Ressources parce que l'enjeu est plus que jamais de recycler et augmenter l'économie circulaire. Pour les ménages, il y a donc deux grosses nouveautés. D'ici 2025, le tri des PMC sera systématique partout chez tout le monde et chaque ménage devra donc trier ses déchets organiques, c'est-à-dire ses restes de nourriture. 100 000 tonnes d'épluchures ou de petits déchets de jardin devraient donc échapper à l'incinérateur pour être compostés ou orientés vers une filière de méthanisation. La Wallonie a en ce moment l'obsession du tri pour réduire la quantité de déchets de 6% d'ici 2025. C'est la question pour vous ce matin. Nouveauté pour les poubelles, Wallon, désormais vous devrez tous trier les déchets, les restes de nourriture et les mettre à part. Est-ce que ça arrange tout le monde Marion Jomotte, le standard est ouvert. Et au standard avec Zoé Boss, nous attendons vos appels par téléphone au 070 233 466 ou par SMS au 3063 50 cents par message. Ce matin, trois débats, non c'est vous qui le dites En bref, Maxime, 13 ans débarquer du train un jour d'examen parce qu'il avait oublié son abonnement. Les policiers demandent pour porter leur arme tout le temps. Et enfin, les Wallons sont à présent obligés de trier tous les déchets organiques. Le débat peut à présent commencer. Les deux premiers débatteurs à affronter leurs arguments s'installent en ce moment même dans le studio. Benjamin, vous arbitrez un match entre Nawal Bensalem, journaliste à la dernière heure, et Gaspard Grosjean, journaliste la meuse liège Gaspard Nawal, bonjour Bonjour. Bonjour. Premier débat sur la table, donc, cette histoire de Maxime, 13 ans, il a examen mardi, prend le train, mais il a oublié son abonnement le contrôleur le débarque à Fontaine-Valmont. Est-ce que vous êtes de ceux, Gaspard, qui disent que le règlement est le règlement Il n'avait pas son titre de transport. Ah, le règlement est le règlement, mais le règlement jusqu'au bout, Benjamin. Et donc, il, faut, il fallait non pas débarquer le jeune homme comme ça, comme si c'était presque un criminel, euh, mais simplement lui proposer effectivement euh, de remplir le dit formulaire. C'est des procédures standardisées qui existent. Les contrôleurs sont bien au courant de leur existence. Et donc, voilà, règlement jusqu'au bout pour le contrôleur aussi. On Il ne débarque pas comme ça quelqu'un de 13 ans au milieu de nulle part, dans un endroit qu'il ne connaît pas, ah d'autant ouais. que, comme je le dis, les procédures prévoient une exception. Sur l'endroit justement, si vous nous regardez sur la Une Télé, Fontaine Valmont, c'est un, un petit quai, pas de guichet, très peu de voyageurs, le débarquer à cet endroit-là. Est-ce que vous pensez que le contrôleur Nawal a conscience qu'il débarque ce jeune homme au milieu de nulle part Mais euh, je pense que oui, et je pense que ce contrôleur, en fait, est dans euh, son petit monde où euh, il a son petit pouvoir et donc il fait usage de son petit pouvoir face à un adolescent. Je trouve ça malheureux et je pense qu'en fait, cette personne se fiche des conditions, se fiche de l'âge de ce garçon aussi. Je trouve ça vraiment malheureux. Un petit peu de souplesse, s'il vous plaît. Quoi C'est un enfant, qu'allait-il arriver si cet enfant restait dans ce train ben, Rien du tout, justement. Donc, je ne vois pas en quoi est-ce que c'était un risque de... de le laisser, je trouve ça vraiment malheureux. Est-ce qu'on peut s'interroger, alors effectivement, Gaspard, sur le danger C'est donc un adulte qui a mis cet enfant dehors, ça veut dire que le contrôleur adulte ne pense pas au risque D'un ah homme sur la bouche Non, pas du tout. On sait qu'il y a beaucoup de débats, notamment, euh, c'est l'âge, 11, 12, 13 ans, où les jeunes commencent à avoir leur premier GSM. Bon, là, encore heureux euh, que l'intéressé en avait un, qui avait du crédit sur son GSM, mais pour le même prix, il est au milieu de nulle part, on l'a dit, où il n'y a rien du tout, il n'y a pas, sans doute pas de, de cabine publique pour téléphoner. Mais il risquait, à 13 Donc, ans, on ne peut pas se débrouiller, aller au café tout proche, demander. Si, il risquait si quelque on chose. On peut se débrouiller, mais on ne peut pas, on peut pas euh, miser là-dessus. Je veux dire, ça reste hasardeux quand même, et, mmh. puis, et puis juste, ça ne se fait Pas dans le cadre de quelqu'un qui est censé quelque part un peu veiller sur les autres de par son autorité, de par sa compétence. Il appelle sa mère qui est donc restée à l'aube. Sa maman dit dans le journal ce matin avoir entendu la voix de son fils choqué, paniqué, terriblement fragile. Vous pensez, Nawal, que ça peut avoir un impact sur son examen dont on n'a évidemment pas le résultat, mais vous pensez que ça a pu l'impacter, que c'est un stress tel que ou c'est anecdotique Mais évidemment que oui. On sait euh, que les étudiants sont plus que jamais stressés en ce moment. Euh, ce garçon a quand même dû être choqué c'est quand même une personne qui est censée, comme le disait euh, Gaspard euh, veiller sur euh, les autres et, euh, et là il se fait, à mon avis il a dû se faire engueuler certainement par cette personne qui a son petit pouvoir il n'a certainement pas lui, dû lui dire écoute jeune homme, tu vas descendre gentiment puisqu'il est capable de cela donc je comprends tout à fait que ce garçon puisse être choqué et s'il rate son examen je pense que c'est un facteur dont il faudrait tenir compte. Je, je fais ainsi. si il y a examen ce jour-là est-ce que la maman n'aurait pas dû directement le conduire en... Est-ce que ce n'était pas un trop grand risque ah non, de non, le laisser non, aller non, en on va train, pas, non, on ne va pas miser là-dessus. Euh, en plus, euh, non, allez, euh, les transports en commun sont là pour ça. Benjamin, à un moment donné, on ne peut pas non plus euh, euh, prendre euh, tous les risques en considération. Ce n'est euh, pas un défaut de prévoyance euh, ah Non, non, pas du tout. Ok, on demande un avis à Belleuil. Alors, Margot en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Donc, mardi, euh... alors qu'il avait examen, le contrôleur de train débarque Maxime 13 ans parce qu'il a oublié son abonnement, tout seul sur un quai. Est-ce que le contrôleur a bien agi Absolument pas, c'est mettre un enfant en danger et aussi c'est non assistance à personne en danger quelque part. Où, où est la euh... mise en danger Donc Fontaine-Valmont, ça n'est pas un champ, on dit que c'est un champ, mais non, c'est un quai de gare et c'est un point d'arrêt officiel enfant... de la SNCB. Un enfant de 13 ans reste un enfant. Même un préado, ado ado, c'est un enfant. Le devoir d'un adulte, quelle que soit sa fonction, c'est de protéger les enfants, pas de les mettre en danger, pas de l'exclure pour un abonnement dont il pouvait présenter euh, la, la, la photocopie ou, ou euh, deux, trois jours après. Est, y a, vraiment, c'est est, est terrible. Est-ce qu'on est qu peut quand même pointer une faute dans le comportement de Maxime qui est là sans l'abonnement et qui, avant de monter dans le train, ne vérifie pas qu'il a l'abonnement Est-ce que là, il y a faute Mais c'est un ado, donc il apprend à vivre, il apprend à devenir adulte. Bon, vous, et tout le monde commet des erreurs. Qu'est-ce que c'est que, que d'oublier son abonnement C'est pas grave Mais il prend ce on train est... tous les jours, donc on n'est plus dans un moment d'apprentissage du train. Il le prend Mais tous les jours. Euh, Peut-être qu'il a vidé son cartable parce qu'il va faire ses, ses devoirs ou se, se préparer ses examens et que voilà. Euh, ou son porte Enfin, on ne va pas foutre la, la, la faute sur ce pauvre enfant. Est-ce qu'il faut s'émouvoir du comportement du chef de train et de la SNCB, sachant qu'au final, il est arrivé juste, juste à l'examen avec sa maman qui a finalement pris la voiture. Donc, au final, il arrive à l'école. C'est une chance qu'il ait encore une mère qui, qui, qui pouvait se, se libérer à ce moment-là, qui avait une voiture aussi, et qu'il euh, qu avait des, des, des, des, des unités sur son portable. Ah, il lui restait il un tout petit amélioré. peu de crédit, mais pas de manière excessive, explique sa maman. Euh, Margot, pas de faute donc dans le comportement du jeune Maxime, 13 ans. Je fais tour de table là-dessus. Nawal, est-ce qu'on peut au moins lui faire le reproche d'avoir pris ce train sans le titre de transport valide Ben, on peut lui dire qu'il était peut-être tête en l'air, qu'il était justement stressé ce matin-là. Combien de fois, euh, vous n'oubliez pas Benjamin, votre téléphone ou votre portefeuille, nous adultes on le fait. Donc un enfant en examen, c'est tout à fait normal à mon avis, il y en a plein d'autres et la procédure le prévoit justement puisque en principe ce contrôleur aurait dû faire remplir ce document. Donc c'est bien la preuve qu'il n'est pas le premier ni le dernier à oublier son ticket de train. On verra ce que l'enquête SNCB dit sur le comportement du chef de train. C'est sur le plan moral donc, que je vous pose la question. Est-ce qu'il y a une faute morale Dans le chef du contrôleur, Gaspard Oui. C'est très clair pour vous, Nawal Oui, oui, oui, il a très mal agi pour moi. Qui mérite sanction Qui mérite en tout cas convocation, explication voilà. Sanction, Gaspard non, pas, pas sanction non plus, il ne faut pas exagérer, mais convocation, explication, peut-être peut avertissement. Peut-être avertissement. Mardi, alors qu'il avait examen, le contrôleur de train a débarqué, Maxime, 13 ans parce qu'il avait oublié son abonnement. Tout seul sur un quai, est-ce que le contrôleur a bien agi Dans un instant, deuxième débat sur la table. Les policiers demandent à pouvoir porter leur arme tout le temps. Doit-on l'accepter Nouveauté pour les poubelles. Wallon, vous devrez désormais tous trier vos déchets de nourriture et les mettre à part. Et puis la question qui dérange à 10h45, le 1er janvier 2017, les garagistes français devront systématiquement proposer un devis de réparation avec des pièces d'occasion. Ça fera baisser le prix. Pourquoi les garagistes belges ne le font pas C'est vous qui dites, vous donne la parole. En direct au 070 233 466. Par SMS 3063, 50 centimes par message.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 Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. On commente l'actualité avec vous, avec Nawal Bensalem, la dernière heure, les sports, avec Gaspard Grosjean, la meuse. Deuxième débat sur la table, les policiers qui demandent donc à pouvoir porter leur arme tout le temps quand ils rentrent à la maison, quand ils ne sont pas en service. Est-ce qu'on doit l'accepter ou vous y voyez un risque Tout ça dans le contexte attentat que l'on connaît. Les policiers ciblent. Plus encore, depuis que ce couple de policiers a été tué à Magnanville. Rapidement, les conditions. Pour l'instant, quand un niveau de menace est élevé, on y est un peu policier peut ramener l'arme à condition qu'il ramène cette arme à la maison mais en étant en uniforme pour le déplacement et à condition qu'il y ait coffre à la maison il doit être le seul à avoir accès et les munitions doivent être rangées ailleurs. Est-ce que vous êtes favorable Gaspard à ce que les policiers leur arment tout le temps Pas tellement. Non Pourquoi Pas tellement parce que je pense que on... ce genre de prise de décision est toujours dictée par l'immédiateté, la réaction après quelque chose de grave. Et je suis de ceux qui pensent aussi que la violence appelle la violence. Et on sait que plus il y a d'armes en circulation, plus il y a sentiment un petit peu de, de violence mais c'est des professionnels, des professionnels, Ce sont des professionnels mais attention, alors où s'arrête-t-on donc il y a des policiers Et puis, faut-il aussi amener, par exemple, armer par exemple, les juges antiterroristes Faut-il armer toutes les personnes, qui, des, des journalistes qui traitent de matières sensibles, qui sont menacés physiquement euh, par des extrémistes Mais eux n'ont pas ouais. été, je vous soumets l'argument, Nawal, eux n'ont pas été définis comme cibles. Les policiers sont définis comme cibles. Vous dites non je dis non dans euh, dans le contexte actuel, je m'explique, c'est-à-dire que... C'est maintenant la... qu'il y a une menace. Oui, mais non, mais dans le contexte, dans la législation actuelle, ce n'est pas possible. Ce qui se passe, c'est que certains chefs de corps ont dit hier, bon, ben on va les laisser rentrer avec leurs armes et puis on verra. Mais ça ne va pas du tout, pourquoi Parce que ça ne correspond pas à la législation qui dit donc que si on a une arme et qu'on rentre, on doit la mettre dans un coffre euh, avec les munitions séparées, de côté, hein. bazar, bazar que va-t-il se passer mais si Oui, mais justement, mais, oui, mais en invitant les policiers à rentrer avec leurs armes maintenant, que va-t-il se passer Si un policier passe un détour par un de par exemple, qui se trouve armé, il est en civil, euh, bon, ça ne va pas toujours être évident d'expliquer qu'il est policier, ça dépend aussi, euh, ne le nions pas, sa couleur de peau et tout le bazar. Si un policier va au restaurant après son service, qui boit de trop, c'est ça le danger aussi, ce n'est pas uniquement les suicides, parce qu'on considère qu'un policier mmh. qui va un petit peu faire la fête ou même s'il termine à midi ou voilà entre collègues ou avec sa femme au resto, il a son arme, il risque de mal l'utiliser parce que consommation d'alcool ou autre. Donc il faut absolument modifier cette législation et ne pas dire on les autorise à le faire mais si après il se passe quelque chose ou qu'il veut sauver un citoyen et qu'il tire par exemple le policier et que ça se passe mal, ça va se retourner contre lui, c'est ça qui ne va pas. Est-ce que cet argument est valide Il est non pas de nous mais bien du SLFP Police. Si un policier avec une couleur de peau basanée est effectivement dans le supermarché et qu'il a une arme, ce sera... D'office la panique. Est-ce que cet argument est valide, Gaspard, ou il n'est pas valide Oh, ça peut. Je ne pas trop ce que ça joue fort sur les clichés, les stéréotypes ah, hein, de, de l'armée bronzée. Euh, ça, moi, ça vient ça du syndicat de police. Oui, mais ça, c'est peut-être un petit peu facile. Je ne nie pas hein, que il y a certains raccourcis qui peuvent être faits. Ça, ça je n'y crois pas beaucoup. Mais voilà, je, je pense que attention à, euh, à laisser des armes circuler de manière générale. Et voilà, où, où, est, où est la limite et Ils sont pas capables de se conscientiser. Société. Même s'ils sortent, mais il peut y avoir des défis. Ben, genre, il ne faut pas croire que euh, tous les policiers sont par exemple euh, psychologiquement et psychiquement très forts. Il y, a, il y a des personnes plus faibles, il y a des personnes plus fortes, comme dans tous les corps, tout, tout, dans, dans le, tous les compartiments de la société. La police n'échappe pas à ça. Et alors je ne vois pas pourquoi on doit rentrer dans ce qui pour moi peut s'apparenter à une dérive. Montigny-le-Tilleul, Roland est en ligne. Bonjour. Bonjour. Les policiers demandent à pouvoir porter leur arme tout le temps. Doit-on l'accepter ben... ou vous voyez un risque Non. Je ne verrai pas pourquoi. Ils ont décidé d'être policiers, donc ils sont policiers. Et quand ils ont fini leur journée, ils laissent leur à la les Enfin, au bureau, c'est Vous l'avez vu lundi, le policier, même après ses heures de service, reste toujours, pour les méchants, un policier. D'où l'intérêt d'être sous protection. Ben non. Policier, c'est policier, c'est tout. Pas mal. Il fait son travail quand il rentre, il laisse son travail à son bureau, c'est tout. Mais si on dit qu'il est cible et que c'est une menace réelle identifiée par les autorités du pays, qu'est-ce qu'il fait Mais rien, parce que nous aussi on est des cibles potentiels pour les autres, pour donc pour, on n'est pas armés, alors tout le monde devrait être armé en Belgique. Alors dites-moi si vous prenez la législation actuelle, le policier peut ramener son arme à la maison s'il la ramène en uniforme. S'il la ramène en uniforme Non, il a laissé le bureau. Il a un coffre, s'il a un coffre scellé dans le mur Oui, mais alors on peut avoir tous une arme, là, mais dans un coffre, il est dans le mur. Voilà, c'est tout. Est-ce que le policier est un citoyen comme les autres, ou c'est, comme oui. on l'a entendu dans la bouche des syndicats, un citoyen plus Non, c'est juste un citoyen qui fait un travail, c'est tout. Une parenthèse, Roland. Les policiers de la cellule antiterroriste, eux, ils sont armés en permanence. C'est bien ou c'est pas bien – Ça, eux, ça va, c'est normal. Ah, Mais eux... pas un policier de quartier ou... Euh... Non, pas un policier de quartier. – Le quartier, non. Roland, vous avez dit non, non, non. On termine autour de la table avec Nawal et Gaspard. Nawal, sur de la cellule antiterroriste, ils peuvent avoir l'arme et pas les autres Mais leurs compétences sont différentes déjà, euh, ils sont pas formés de la même manière, maintenant encore une fois euh, armer tous les policiers et leur permettre de déposer cette arme dans un coffre est-ce que vous croyez que ça va réellement les sauver si danger il y a, si quelqu'un arrive au domicile d'un policier, est-ce que vous pensez que le policier aura le temps d'aller mettre son petit code dans son coffre, de remettre ses munitions, euh, excusez-moi, il est déjà mort entre temps, hein, donc si ça on, va changer quelque chose. Et si on stocke les munitions au même endroit que l'arme Puisque pour l'instant il faut deux endroits différents. Oui mais il faut toujours un Un coffre à nouveau donc il faut que ce coffre soit dans la chambre alors quoi si y un cambrioleur qui arrive bah on va il y a trop tout, tout de à coup voilà euh, trop on va abattre le cambrioleur que va-t-il se passer vous on prenez, va abattre la législation actuelle donc je le ramène je ramène mon arme si je suis en uniforme je dois la mettre au coffre c'est un peu, peu d'hypocrisie c'est leur dire on vous fait une petite mesure voilà. pour, pour vous rassurer mais en fait dans les faits elle ne sert strictement rien donc tout ça c'est beaucoup d'hypocrisie et je comprends tout enfin allez un agent antiterroriste Avec la sensibilité des matières et la menace réelle, c'est tout à fait normal qu'ils soient armés. Et en plus, ils ont une formation plus poussée. Mais à un moment mais donné, si on commence à... est il est sur le terrain bah, aussi. Mais si on commence à armer tous les agents de quartier, je dis, où va-t-on s'arrêter Et les dérives qu'il y aura, euh, pour, pour tout problème sociétal, risquent d'être beaucoup plus graves. Donc les autres policiers, ils ne croisent pas de méchants Il n'y a qu'à la cellule antiterroriste qu'on croise des méchants Non, j'ai pas dit ça, mais pas <rire> des méchants aussi dangereux que les cibles terroristes. Nawal, au stupéfiant, il ne croise pas des méchants Mais ce n'est pas ça la question, c'est l'utilisation de, de l'arme à domicile et je ne suis pas certaine qu'un agent, avec tout le respect que j'ai pour lui, soit aussi compétent qu'un euh, qu'un homme de la DR3, de l'antiterroriste, face à une situation de la sorte. Les policiers demandent à pouvoir porter leur arme tout le temps. Quand ils rentrent à la maison, quand ils ne sont pas en service, doit-on l'accepter ou vous y voyez un risque Dans un instant, troisième débat sur la table. Nouveauté pour les poubelles. Wallon, désormais, vous devez tous trier les restes de nourriture et les mettre à part. Ça arrange tout le monde Et puis 10h45, la question qui dérange. Le 1er janvier 2017, en France, les garagistes devront systématiquement proposer un devis de réparation avec des pièces d'occasion.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 EFA Euro 2016. Vivez tous les matchs en direct sur Vivacité. Ce vendredi, Italie-Suède, République tchèque, Croatie et Espagne-Turquie. But après but, avec la rédaction des sports et dès 20h en direct de Toulouse avec l'équipe de Complètement Foot, Vivacité vous fait vivre un euro bleu-blanc-diable. Avec voyage direct, SNCF.com et l'agence d'attractivité de Toulouse. On n'est pas des pigeons, vous non plus. Alors rendez-vous dès 11h sur Vivacité.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 Le SPAR de Lucie. Oh, quand mon fils à entraînement, c'est chaque fois la course. Mais avec un saut rapide dans mon spa, eh bien je trouve toujours un délicieux petit plat. SPAR Colruyt Group, toujours avantageux. Le Festival de Dour. Un des plus grands festivals d'Europe. Revient pour 5 jours d'amour et de musique alternative avec des noms mythiques et des sons de demain. Dana Kill, The Prodigy, Sigur Rós, Khalifa, Pixies et bien d'autres encore. Dour Festival, du 13 au 17 juillet. Plus d'infos, dourfestival.be Avec le soutien de Vivacité et La 2.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 Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Quelle est la conversation que vous souhaitez On commente avec Nawal, la dernière heure, avec Gaspard, la meuse... Et cette nouveauté pour les poubelles, Wallon, désormais vous devrez tous trier les déchets organiques, donc les restes de nourriture, et les mettre à part. Est-ce que ça arrange tout le monde C'est donc la volonté Wallonne dans ce plan déchets, déchets-ressources, puisque la Wallonie veut vraiment devenir pilote, modèle et exemple en matière de recyclage, en matière de valorisation des déchets, qu'on n'appellera plus déchets, mais bien produits. Les mots ont leur importance. Nawal, pratiquement, après on peut parler des grands enjeux environnementaux, mais pratiquement, est-ce que c'est une bonne nouvelle que chaque Wallon soit obligé à l'avenir de trier ses restes de nourriture dans un sac à part Honnêtement, je trouve ça vraiment contraignant. Bon, je n'ai pas la fibre écolo, il faut l'avouer. Euh, maintenant, je pense aux personnes qui n'ont pas de jardin, qui habitent en appartement, qui n'ont pas de terrasse, qui vont se retrouver encore avec des sacs en plus. Euh, à Bruxelles, par exemple, on a fait marche arrière par rapport à ce, ce sac supplémentaire. Donc, je trouve ça plus contraignant qu'autre chose. Est-ce qu'on peut encore, Gaspard, utiliser cet argument du je n'ai pas de jardin, j'ai une petite cuisine, je suis en appartement à Charleroi ou à Liège, peu importe. Est-ce qu'on peut encore utiliser cet argument Non, ça n'a jamais trouvé beaucoup d'écho auprès de moins, parce que c'est un débat qu'on connaît beaucoup en, en Wallonie, et je pense enfin je ne vais pas m'avancer parce que je connais moins le cas bruxellois, mais qu'on a eu beaucoup avec l'utilisation des containers, déjà mmh. remplacer les containers par des sacs euh, donc ça prenait plus de place, qu'il fallait le ranger. Je veux dire, à un moment donné, il faut prendre les choses en main. Il faut prendre les choses en main et je pense qu'on va dans la bonne direction. Donc le pouvoir central peut imposer euh, ça aux ménages. Oui. Ça ne vous je gêne pas. Oui, oui, absolument. Il faut quand même relativiser un petit peu les choses. Les déchets ménagers, ça ne n'est pas un sac énorme, ça peut être oh, « tu peux rouler comme ça, qu'on met chez soi dans un coin en de son évier, à côté de sa poubelle, j'en sais rien, il y a quand même moyen de trouver des solutions ». En sachant aussi, quand même, ne l'oublions pas, que la majorité de la Wallonie est quand même rurale aussi. Donc voilà, je pense oui. qu'il y a suffisamment d'opportunités pour agir et aller de l'avant là-dedans. Donc ceux qui ne veulent pas Nawal, c'est les gens des villes, parce que la majorité donc oui, mais cas, non, la la majorité, les gens des villes. La, la majorité n'est pas rurale et rurale, je suis pas d'accord non plus. Il y a quand même beaucoup de personnes qui habitent dans les grandes villes. Il y a quand même des villes en Wallonie, hein. Il y a pas oui, que de la campagne. Oui, bien sûr, mais la majorité y quand des même habitants habite largement dans les. Oui, dans les mais non, il y a quand même des personnes Qui ont peu de moyens, qui habitent dans des petits appartements, qui vont devoir acheter des choses. Il y a, y a, y a, y a un sacs. tournant environnemental. Oui, mais est-ce que ça va vraiment vra Réellement servir à quelque chose De mettre euh, sa coquille d'œuf dans un autre sac Est-ce que ça va réellement changer L'avenir de cette terre Franchement, je n'en ai pas oui, l'impression mais à un moment donné, il faut prendre des, mesure il faut prendre des mesures Pour un peu avancer, c'est sûr que la petite coquille d'œuf ne va pas révolutionner le monde Mais si tout le monde fait un petit peu sa part Et bien oui, là par contre, ça va avancer Et il y a des initiatives euh, Ça, je, je tiens quand même à le souligner Qui sont mises en place aussi par les communes enfin, Ça paraît très con, mais il y a des communes, par exemple, qui une ou deux poules à leurs habitants dans les zones rurales mm -hmm. évidemment pas euh, dans, les oui, dans les villes c'est plus pas dans les appartements mais voilà ça ah. c'est des petites choses très simples. oui mais que va-t-il ah, se passer on de... va encore augmenter le prix du sac parce que c'est ça pour qu'on puisse respecter cette nouvelle législation on va dire ben, si vous, on va augmenter le prix du sac pour justement freiner ça, les gens à voir, ça, ça, et c'est ça, faut ça faut qui voir, ne va pas c'est que les plus là pauvres vont encore une fois être pénalisés allons voir à Holne Florette bonjour Bonjour Benjamin. Avant toute chose, vous êtes dans quel environnement C'est plutôt urbain ou plutôt campagnard chez vous euh, Campagnard. Ok, alors maintenant, nouveauté pour les poubelles. Wallon, désormais vous devrez tous trier les restes de nourriture et les mettre à part. Est-ce que ça vous arrange, Florette Je suis à 100% pour le tri des déchets, mais ça ne m'arrange pas, vu que j'habite dans un appartement. Bon, je me vois mal euh, stocker euh, d'alimentation dans une poubelle, même si elle passe tous les semaines ou, bon, tous les 15 jours, je trouve que ça peut attirer pas mal de bêtes. Maintenant, comme monsieur disait à côté de vous, mettre des tuperouères, mettre en dessous de l'évier, je trouve que ça peut attirer quand même des fourmis, des souris. Je trouve quand même que bon. Mais euh... il y a un enjeu environnemental, la Wallonie veut devenir le modèle et l'exemple. Vous êtes pas fiers de la Wallonie qui veut devenir le modèle? Oui. Je suis très fière de la Wallonie, mais bon, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un compost ou pour, pour pour trier pour trier les déchets euh, ménagers, enfin l'alimentation. Alors qu'est-ce qu'on va faire puisque à... vous devrez le faire. C'est pas une question de choix. Vous devrez le faire. Bah, écoutez, comme tout le monde, euh, voilà, si on me l'impose, je le ferai. Mais pour vous donner mon avis, je suis tout à fait contre. Florette, est-ce qu que l'enjeu environnemental, est-ce que l'enjeu environnemental ne prime pas sur vos problèmes d'espace Euh, oui, oui, mais bon, c'est comme je vous dis, il faut avoir la possibilité, la possibilité de stocker. Bon, déjà, euh, il faut mettre des sacs pour les PMC, il faut mettre des sacs pour les déchets verts, il faut mettre des sacs euh, pour, les, pour les alimentations. Je ah, trouve quand même qu'on trie quand même beaucoup. Malgré tout, je pense que... C'est bon... dans le plan aussi, hein, les PMC, désormais, tous les wallons sera systématique, devront faire le tri des PMC, ça fait partie du plan. Florette, pas enthousiaste, je l'ai entendu, je termine rapidement autour de la table. Prononcez-vous par rapport à cette phrase l'enjeu environnemental prime sur mes petits problèmes de place dans la cuisine Gaspard Mais évidemment évidemment parce qu'à un moment donné on doit agir on doit avancer et Quand on veut, on peut. Et je rappelle mmh. quand même que ces déchets, on les produit. Donc si à un moment donné, ça prend tant de place, rien ne nous oblige à faire attention aussi. Euh, rien ne nous empêche, pardon, à faire attention à nos comportements. Nawal, l'enjeu environnemental prime sur nos petits problèmes de place dans la cuisine. Non, je suis désolée. Il n'y a pas de, que de petits problèmes de place. Il y a encore le coût des sacs et, euh, et le reste. Et je ne crois pas que cet enjeu soit réel euh, mmh. ou aussi important qu'on qu'on nous le présente. Quel camp choisirez vous Wallon désormais vous. De devraient tous trier les déchets organiques. Nawal Bensalem, Gaspard Grosjean, bonne journée messieurs-dames. Bonne journée. Bonne journée. C'est vous qui le dites au 0 septembre 233 466 et par SMS 3063, 50 centimes par message. Mardi, alors qu'il avait examen, le contrôleur de train a débarqué maxime 13 ans parce qu'il avait oublié son abonnement.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 tu descends à Fontaine-Valmont, tu n'as pas l'abonnement. Le règlement, c'est le règlement règlement, c'est règlement. Donc vous êtes d'accord avec sa tout décision ben Oui, tout à fait. Ça m'est déjà arrivé de le faire aussi, tout à fait. Là, il faut savoir aussi que pour établir un constat, on a besoin d'une pièce d'identité. Vous êtes accompagnateur Oui, tout à fait. Mais c'est un enfant un jour d'examen. Et il dit à votre collègue, monsieur, j'ai examen. Oui, et alors Et alors, ça, ça, ça, c'est une, une excuse, ce n'est pas une excuse valable. Tout à, toute personne doit, avoir, doit être en possession d'un titre de transport valable. Il a oublié son abonnement, l'accompagnateur doit établir un constat. C'est 170 quand on a encore... Eh bien, il ne l'a pas fait, il n'a pas sorti le 170 de votre collègue. Pourquoi Mais pourquoi il ne l'a pas fait Parce qu'il n'a pas la pièce d'identité. L'enfant déclare qu'il n'a pas son portefeuille, donc il n'a pas de pièce d'identité. Comment voulez-vous que l'accompagnateur établisse un constat Il n'a pas d'identité du voyageur. Oh mais le il y a une faute morale, de... Sylvain. On m'a dit qu'il y avait une faute morale. Un adulte Écoutez, met sur un quai de gare un enfant. Oui, je vais vous expliquer quelque chose, Benjamin. Il y a, en, il y a une paire d'années d'ici. J'ai fait l'inverse de ce que l'accompagnateur a fait. C'est-à-dire que j'ai vu trois enfants mineurs. Et je dis bien mineurs, puisque le plus âgé avait 12 ans. monter dans un train sans adulte. Il faisait un trajet de plus de 40 minutes. J'ai fait que je j'estime en tant que citoyen mon devoir. Vous les avez mis dehors J'ai téléphoné à Bruxelles. Oui, bah non, je ne les ai pas mis dehors. Attendez, laissez-moi terminer mon histoire, Benjamin. J'ai téléphoné à Bruxelles pour qu'on prenne en charge les enfants à l'arrivée parce que trois mineurs dans un train à 7h au matin. Excusez-moi, mais j'ai de quoi me poser des questions. Mais pourquoi on Pourquoi alors garçons, votre collègue n'appelle pas Les enfants en charge à la gare. Et après, vous savez quoi C'est moi qui dois me justifier auprès de ma hiérarchie. Et en plus de ça, je reçois des menaces du père en disant que je m'occupe de quelque chose qui n'a rien à Sylvain, voir. Sylvain, pourquoi votre histoire. collègue n'a pas appelé la gare d'Erkeline, puisque ce jeune homme prend le train loeb tous les jours Pourquoi votre collègue n'a pas appelé Et la gare d'Erkeline Et vous pensez qu'il y a... Mais pourquoi Mais pourquoi appeler la gare d'Erkeline Ah ben je vous le demande, puisque vous vous avez bien appelé Bruxelles pour récupérer ses enfants. Il aurait pu appeler Hercoline pour récupérer le jeune homme de 13 ans, Maxime. Sylvain, votre collègue a donc bien fait de le débarquer à Fontaine-Valmont. Si vous nous regardez sur la une télé, la photo de la gare est dans mon dos. RTBF Mobile Info, maintenant. Stéphane. Un accident, Benjamin, sur la Nationale 5. Charleroi, Bruxelles, à hauteur de Genappe, Le passage est difficile. Il y a des fils en direction de Bruxelles. Plusieurs objets encombrants nous ont été signalés sur le 42 Liège-Monts, aux environs de Fernelmont, au milieu des deux bandes de circulation. Euh, il il s'agit de sangles de camions, Donc, euh, soyez prudents en direction de Mons. Bonne nouvelle pour rejoindre la capitale, ça se passe bien sur l'ensemble des axes. On ne parle plus de camions sur le flanc sur le 40 qui vient de Liège, mais bien de quelques ralentissements sur le 400 en venant de Namur entre Overrace et Léonard ajoutez 15 minutes. Sur le ring, 10 minutes à ajouter à votre temps de parcours en circulation extérieure entre Grand Bigard et Haut-Titre. Un peu plus en circulation intérieure entre Haut-Titre et Grand Bigard en raison de ce chantier en Anderlecht. Ajoutez là une petite demi-heure. Et puis dans Bruxelles, vous êtes ralenti dans les tunnels Le principaux mais sans excès ce matin à noter qu'un accident s'est produit euh, sur le 313 qui relie Liège à Anvers, euh, aux portes d'Anvers à Anvers Est précisément une bande de circulation est neutralisée en direction d'Anvers ça vous ralentit mais très légèrement Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400 Dans un instant nous allons à Hambourg c'est Marie qui viendra nous dire si elle est contente elle devra désormais trier tout sa reste de nourriture et les mettre à part Pizza. Vivacité et la une présente les Ardentes Soccer Club. Dès le 13 juin, le Festival Liégeois et le Soccer Club s'unissent. Venez vivre tous les matchs des Diables sur un écran géant à Corromeuse. Une ambiance ardente au rythme des tournois de soccer pour tous. Info www.lesardentes.be avec la DH et Moustique. De vos. ou J'ai ici un message pour tous les profs peau de vache. Mm. Messieurs les professeurs, ne cotez pas les gens trop durement, Alto ou basse des cocoteurs. Dis, ces histoires de cote, ça me donne envie d'Andalouse en et de cote Alors. l'Andalouse oui. de préférée des cocoteurs. La, la voilà. De vos Lemens.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 Vivez l'Euro 2016 avec le soir. À l'occasion du match Belgique-Irlande, recevez une bouteille de la légendaire bière irlandaise et levez votre verre à la santé des Belges. Une bouteille de bière gratuite, c'est ce samedi en librairie avec votre journal Le Soir. Le Soir, je lis, donc j'agis y. Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse. Ces 25 et 26 juin, les journées fermes ouvertes organisées par la PACW fêtent leurs 20 ans. À cette occasion, Vivacité et la PAC W vous offrent une foule de cadeaux fermiers, des paniers de produits de la ferme, des week-ends à la ferme et des cadeaux 90s. Rendez-vous sur Vivacité pour ne pas manquer cette chance. Les fermes ouvertes, 20 ans de plaisir en famille. Plus d'infos sur jfo.be. au sur la table Marion, les policiers demandent à pouvoir porter leur arme tout le temps. Doit-on l'accepter ou vous y voyez un risque à ce propos Et à ce propos Chantal de Waterloo accepte que les policiers portent leur arme en permanence. Quand on voit ce qui s'est passé en France, on se rend compte que ça pourrait très bien se passer chez nous aussi. Les forces de l'ordre sont une cible de choix pour les terroristes c'est une réalité. Alors si les policiers ont fait le choix de faire un métier à risque et eh bien ils n'ont pas spécialement choisi de mettre leur propre famille en danger. Comme leur profession les, ex les expose à un danger élevé eh bien Chantal trouve ça normal qu'ils aient de quoi se faire en cas d'attaque ciblée et cette défense ne doit certainement pas s'arrêter à leur lieu de travail, selon Chantal. À Hambourg, c'est vous qui le dites. Bonjour Marie. Bonjour. Et vous souhaitez aller plus loin sur cette nouveauté dans les poubelles Vous devrez désormais, wallonne que vous êtes, trier tous les restes de nourriture et les mettre à part. Est-ce que ça vous arrange Ce n'est pas une nouveauté pour nous, j'habite en Hambourg et nous avons déjà ça, c'est absolument dégueulasse. En été, il y a des vers, il y a des mouches, je suis en... obligée d'emballer toutes les épluchures, sûres tout dans des scotex, scotex que je mets dans des sacs biodégradables, sacs biodégradables que je mets dans le conteneur pour essayer d'éviter d'avoir des mouches et des verres. On vous laissez les restes combien de temps Le sac disparaît tous les combien de temps tout là, je, je le sors tous les mois parce que nous, sommes, nous avons des relevés en plus hein, annuels. On ne peut pas mettre plus de 12 fois par an, sinon nous sommes taxés plus. Mais Donc, pourquoi vous n'allez pas dans le jardin faire un compost Parce que je n'ai pas de jardin suffisamment grand et encore j'ai encore de la chance d'habiter dans une maison. Je connais une personne qui habite dans un appartement qui a gardé un vieux congélateur et qui met tous ses, ses déchets dans le congélateur et le jour des poubelles, elle prend les déchets du congélateur, elle les met dans, dans le conteneur. Sinon, on est infesté de mouches. Eh pue, alors, pourquoi vous ne faites verres. pas ça Il y a un enjeu environnemental et votre voisine a une solution, tous les déchets au congélateur. Pourquoi vous ne faites pas ça euh, bah, Enfin, déjà, il faut avoir un congélateur exprès pour ça. Et puis, il y a peut-être des choses plus importantes pour, euh, pour l'environnement que d'emmerder les gens avec euh, leur conteneurs Non, Ne m'en voulez pas, mais la Wallonie, elle vous incite à faire un compost au jardin. Et vous m'avez dit, j'ai un jardin. Faites un compost. Mais il n'est pas, pas suffisamment grand que pour faire un compost. Mais il y a un enjeu environnemental. Mais l'enjeu le environnemental, il y a peut-être des choses plus importantes à faire que d'emmerder les gens. Il y a plus important que l'enjeu environnemental. À faire que ça, je crois que ça, c'est une, une goutte dans l'océan, emmerder les gens pour ça, pour eux. Et moi, je, je me dis que ça fait un an que je le fais, je vais arrêter de le faire. Ah, c'est les... pas une goutte, Marie, c'est au cœur du plan déchets ressources de la région Wallonne. C'est au cœur du plan déchets. Mais je retiens qu'il y a verre, mouche en été et le reste. Avine maintenant. Corinne, bonjour. Oui, bonjour. Les policiers demandent à pouvoir porter leur arme tout le temps quand ils rentrent à la maison, quand ils ne sont pas en service. On doit l'accepter ou vous y voyez un risque Non, pas du tout. Pas du tout accepter cette situation parce que c'est un homme au départ. Et moi, j'ai vécu avec un policier pendant 16 ans. Et ce policier, euh, suite à une querelle, il a joué à la roulette russe avec moi. Et n'était pas prudent avec son arme. Et j'avais une petite fille de 7-8 ans. Euh, à ce moment-là, elle avait cet âge-là. Et... Elle discutait beaucoup avec son papa et elle avait pris l'arme et elle était partie se coucher sur son lit. Elle, voulait, elle avait mis l'arme sur elle et elle disait euh, « je vais mourir, je vais mourir ». Attendez, je donc... ne comprends pas. Le, le policier est un professionnel, un homme qui doit savoir et connaître les règles. L'arme dans le coffre-fort, les munitions ailleurs. Comment cette fille récupère l'arme euh, euh, Il n'était euh, pas vigilant avec son arme, il traîner dans la maison. Elle n'était pas au coffre Non, non, non. Et les munitions étaient à part ou pas Non, non, non, non. Mais c'est un professionnel de la police Oui, tout à fait. À la base, gendarme, puis policier, donc euh, il savait très bien euh, les risques du métier. Corinne, Mais, ça, oui. c'est l'histoire d'un homme, le vôtre, qui a complètement dérivé, ou d'autres policiers pourraient être un peu laxistes avec l'arme à proximité des enfants euh, Quand on entend les médias, il euh, y a des risques euh, quand même. Et puis, euh, c'est un policier toujours... Euh, Il y a toujours possibilité qu'il soit un peu dépressif suite aux problèmes qu'il rencontre son travail. Ou et, et votre compagnon, il était dépressif À ce moment-là, non. Mais il aimait boire un verre et il était laxiste avec ces choses-là. Corinne, vous avez fait une roulette russe avec l'arme euh, Lui, il a joué à la roulette russe euh, en me menaçant à chaque fois. Vous êtes totalement contre alors le port d'armes non-stop en permanence. En France, dans l'état d'urgence, les policiers peuvent avoir l'arme tout le temps. Pas chez nous. Corinne, vous avez tranché. Une nouvelle pause. Et puis à couillet, Agnès viendra nous dire si le contrôleur de train a bien fait de mettre ce petit jeune homme de 13 ans dehors. Il n'avait pas d'abonnement de train. Et si les entrepreneurs wallons bénéficiaient de plus d'un milliard d'euros pour leur crédit C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer.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 072 Nouveauté pour les poubelles sur la table Marion cet appel au wallon, désormais vous devrez tous trier les restes de nourriture et les mettre à part, est-ce que ça arrange tout le monde à ce propos Et à ce propos ça n'arrange pas du tout Charlotte de Serein, elle trouve que c'est une nouvelle taxe cachée, payer une fois de plus des nouveaux sacs, et eh bien Charlotte, elle dit non elle n'est pas d'accord, elle explique que des déchets organiques, elle en plus elle n'en produit pas beaucoup alors elle devrait donc attendre plusieurs semaines pour avoir un sac complet, elle n'ose même pas imaginer l'odeur qu'il y aurait dans son appartement, Charlotte a donc décidé qu'à présent, eh bien, elle jetterait ses déchets organiques directement dans les toilettes. Au moins, elle ne serait ni embêtée par les sacs, ni par les odeurs. C'est vous qui le dites à Couillet. Agnès, bonjour. Bonjour Benjamin. Et vous souhaitez commenter l'histoire de Maxime, 13 ans. Mardi, il a examen. Il est dans le train, l'auberculine qu'il prend tous les jours. Mais le contrôleur voit qu'il n'a pas l'abonnement. Il a oublié son abonnement et il débarque à Fontaine-Valmont. C'est un petit quai au milieu de nulle part. Est-ce que le contrôleur a bien fait Non, il n'a pas bien fait du tout. En plus de ça, j'ai habité Fontaine-Valmont, euh, c'est un bled, il n'y a presque pas de réseau en plus, il devait contacter ses parents ou quelqu'un pour venir le rechercher. Agnès, si vous le euh... connaissez, ce qui est de gare, à quoi ressemble la gare de Fontaine-Valmont ah C'est un quai de gare, là, la photo, c'est ça Et voilà, il n'y a, de, de, y a pas de cabine téléphonique. Oui, mais il y a un café euh, tout près. Le petit Maxime aurait pu aller au café tout près, dire, écoutez, est-ce que je peux appeler ma maman s'il n'avait pas eu de GSM Oui, je connais aussi les personnes qui tiennent ce café. Ils sont âgés, ils n'ouvrent pas le matin, n'ouvrent pas toujours forcément, puisqu'ils se sont déjà fait cambrioler aussi. Donc, euh, voilà. Donc, vous, vous êtes contrôleur de gamin. train, on n'a pas d'abonnement, on reste dans le train on reste dans le train jusqu'à la prochaine gare, ah ben c'était y la prochaine grande gare Herculine par exemple. Agnès, c'était la prochaine gare, c'est pour ça que le contrôleur a mis ce jeune homme dehors Non, non, non, non. il y a encore, euh, qu il y a encore euh, quatre arrêts avant Herculine. Donc vous me dites que consciemment le contrôleur jette ce jeune homme dans la pampa – Absolument, absolument, et je trouve ça honteux, moi j'ai des petits-enfants, je voudrais pas que ça, ça arrive en plus de ça, ça peut arriver d'oublier son portefeuille, ça peut, enfin voilà, s'il n'avait pas sa carte d'identité, son abonnement était peut-être avec son, son portefeuille. – Est-ce que enfin, l'examen est... était une bonne excuse Donc Maxime est devant le contrôleur et dit mais monsieur j'ai examen, j'ai examen, est-ce que ça c'est un, une bonne excuse ou ça ne compte pas Maintenant, si c'est pas la première fois, ok, peut-être, d'accord, mais même on n'est pas un enfant de 13 ans sur, euh, sur le quai d'un train, enfin voilà, sur, on ne dépose pas un enfant mais comme ça. Il avait Bien. un téléphone et vous avez entendu le contrôleur de train dire tout à l'heure, je peux pas remplir le formulaire 170 puisqu'il n'y a pas de pièce d'identité, donc j'ai pas de choix mais dehors. Et quoi Et quoi Un avertissement ou quelque chose On va porter la preuve de, de la carte d'identité. À ce moment-là, on, on voit les parents. Euh, voilà, un enfant n'est pas apte à. Oui, mais il n'a pas, pas de pièce d'identité il n'a pas de pièce d'identité, ce jeune homme. Mais, et alors, on, on fait un papier, voilà, tu viens te présenter avec ta carte d'identité, comme quand on se fait arrêter par les policiers, qu'on n'a pas ses papiers sur soi, on vient montrer sa carte d'identité. Après, il euh, y, y a la police, de, de, de, police ferroviaire, enfin ah, voilà. Y a, ah, mais y a... ça, c'est pas prévu. Moi, je vous dis ce que me dit le contrôleur de train. Il dit, je ne peux pas remplir un document, un formulaire 170, où il me faut une pièce d'identité si je n'ai pas de pièce d'identité. Résultat dehors. Mais ça ne vous convient pas, Agnès. C'est vous qui le dites à Boussu maintenant. Julien, bonjour. Oui, bonjour. Les policiers demandent à pouvoir porter leur arme tout le temps, tout le temps. Vous l'acceptez ou vous y voyez un risque ben, Dans la mesure où premièrement ils sont formés et dans la mesure où euh, ils portent en permanence leur arme pendant le service, je ne vois pas en quoi euh, ce serait un problème qu'ils aient leurs armes en dehors des heures de service. Ah ben il y en a un, le compagnon de Corinne, il jouait à la roulette russe, il prenait l'arme, il jouait à la roulette russe et ah puis oui, sa fille non, est allée se balader pas... dans la chambre avec le revolver. Oui, mais en principe, un policier doit être quelqu'un de responsable, d'autant plus, euh, justement, vu, euh, vu sa fonction. Euh... Vous connaissez les policiers Oui, oui, oui, plusieurs. Et ils sont pas dépressifs D'après Corinne, avec tout ce qu'ils vivent au travail, ils ont parfois des épisodes compliqués. Mais euh, oui, probablement, oui, oui, oui certains, certains le sont. C'est vrai que pour assurer l'ordre public, n'est jamais facile, surtout maintenant avec la situation économique qui se dégrade et, euh, et les, les tensions qu'on connaît dans la société. Donc, donc Julien, ce sont vos mots, Ce sont vos mots. vous confiez des armes à des policiers qui sont parfois souvent mais, dépressifs. Mais écoutez, si maintenant ce policier... Enfin, euh, il y a des gens qui ont des armes chez eux, qui sont de, des citoyens langdins et euh, qui ont des armes chez eux. S'ils sont dépressifs, ils peuvent l'utiliser. Euh, en même temps, euh, s'ils ont, euh, ont pas d'armes chez eux, n'importe qui de dépressif peut utiliser un couteau, une corde ou, ou des allumettes. Donc, euh, est-ce que le fait d'avoir une arme est plus dangereux Mais alors, ça voudrait dire que... donc les armes, ce n'est pas plus dangereux qu'une allumette Non, c'est okay. dangereux, mais alors il euh, y, y a une contradiction ces gens-là, ces policiers pendant leurs heures de service ont le droit de porter leur arme, donc ils sont sur le, la voie publique en train d'exercer une mission qui n'est pas, pas, pas, pas facile. On a un autre donc, argument que j'ai entendu tout à l'heure, le policier quand il a fini ses heures, il est plus policier, ça je l'ai entendu aussi Julien on verra si la conversation s'impose tout à l'heure Avec nous, l'euro est bleu, blanc, diable ouais L'UEFA Euro 2016 au plus proche de l'action. Italie, Suède, à suivre en direct ce vendredi après-midi sur la 2, Vivacité et sur rtbf.be/slash ovio. Enflammez le supporter qui est en vous. Envie de fourrir, ou quand et comme je veux Nous terminons la semaine presque sérieusement. Alors, se bon pour le café serré. Bon, pour ce grand cactus <rire> Rtbf ovio, l'humour, ou quand et comme je veux. C'est sur rtbf.be/slash ovio. RTBF Ovio, Libérez vos envies Vous écoutez Viva et les 10 heures C'est le temps de l'info. Nathalie Servet, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Première rencontre direction syndicat dans les magasins macro ce matin. Au programme des discussions, le nouveau plan de restructuration et les 500 emplois qui sont menacés dans ces magasins macro et métro. Il s'agira surtout ce matin de fixer le calendrier des futures négociations dans le cadre de la procédure Renault sur les restructurations. Les bagagistes de Swissport ont arrêté le travail ce matin à l'aéroport de Bruxelles. Ils protestent contre le manque de personnel. Les syndicats estiment que la direction abuse des attentats du 22 mars. À ce moment-là, tous les contrats temporaires avaient été supprimés, ce qui est toujours le cas aujourd'hui, selon les syndicats, alors que l'aéroport a repris son rythme normal. Une réunion de direction syndicat vient de commencer. Sur la route des vacances, les Belges sont les champions de la pause. Ils sont 82% à s'arrêter pour faire une sieste ou se dégourdir les jambes. C'est nettement plus que la moyenne européenne qui est de 56% seulement. Le bémol tout de même, c'est que les conducteurs belges ne s'arrêtent pas assez tôt. Il faut s'arrêter toutes les deux heures, mais le belge conduit en moyenne 2h et 54 minutes avant de faire une pause. Des chiffres qui proviennent de la fondation Vinci Autoroute. Elle avait déjà été menacée. La députée travailliste britannique assassinée hier avait déjà reçu des courriers malveillants en mars dernier. À l'époque, l'auteur de ces menaces avait été identifié, mais il ne s'agit Il ne s'agit pas de l'homme qui a tué hier Joe Cox. Ce meurtre intervient à une semaine du vote pour ou contre le Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. La députée assassinée était pro-européenne, mais jusqu'à présent, le mobile politique n'a pas été confirmé. Match important aujourd'hui à 15h pour les Diables Rouges. Ce ne sont pas eux qui jouent, mais les Italiens et les Suédois qui sont dans le même groupe. Si les Italiens gagnent, les Belges seront qualifiés pour les huitièmes de finale. Si les Italiens perdent, par contre, cela obligera les Belges à faire au moins un match nul contre l'Irlande demain, sous peine d'élimination. Dans la foulée de ce Italie-Suède cet après-midi, vous pourrez suivre aussi les matchs du groupe D, la République tchèque contre la Croatie à 18h et Espagne-Turquie à 21h. La météo et les jours se suivaient se ressemblent. Au menu du jour, éclairci pluie, voire orage. Des orages qui pourraient même s'accompagner de grêle cet après-midi. Température comprise entre 14 et 19 degrés. On fait un point rtbf mobile info avec Stéphane Piebeuf. Pas trop d'inquiétudes ce matin sur les routes. La circulation devient fluide partout pour rejoindre Bruxelles de très léger ralentissement sur le 411 qui vient de Namur entre Overrace et le carrefour Léonard. Sur le ring de la capitale, c'est ce fameux chantier à Andorlec qui ralentit les automobilistes encore actuellement. En circulation extérieure, 10 minutes supplémentaires entre Grand Bigard et au titre C'est plus important en intérieur, entre Heusingen et Forêt en direction de Grand Bigard où là, il faut compter 20 minutes supplémentaires. Par ailleurs, un accident s'est produit à Bruxelles dans le tunnel C'est la bande de droite qui est neutralisée en direction de Béliard. Ça ralentit toujours dans le tunnel Porte de Halle, au tunnel Porte Namur, dans la liaison du tunnel Stéphanie vers la Basilique également, dans le centre de Bruxelles. Et puis de l'huile euh, ou du mazout sur la chaussée nous a été signalé sur l'E313 Anvers en direction de Liège, à hauteur de Erentals. La chaussée est fermée en direction de la Cité Ardente. Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et tout de suite la deuxième partie de C'est vous qui dites avec Benjamin Maréchal. Et dans une heure, ce sera le week-end. Merci Nathalie. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites oui, enfin, pas pour tout le monde, on est bien d'accord. 10h45, notre rendez-vous avec la question qui dérange. Le 1er janvier 2017, les garagistes français seront obligés de systématiquement, dans leur devis de réparation de la voiture, seront obligés de proposer systématiquement des pièces de seconde main Et des pièces neuves. Pourquoi les pièces de seconde main Il y a un enjeu environnemental, c'est pour favoriser l'économie et la récupération. Et puis il y a effectivement un enjeu de facture pour les clients. En proposant des pièces de seconde main dans la réparation, on peut imaginer que ce sera moins cher. Si les Français le font au 1er janvier 2017, mesure décidée par la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, voici notre question qui dérange. Pourquoi les garagistes belges, eux, ne le font pas Pourquoi ils ne veulent travailler qu'avec des pièces neuves Ça nous coûte cher, bon sang. Mélanie Joris, vous cherchez le bon interlocuteur dans ce dossier. Avez-vous une piste Oui, et la piste, c'est d'aller voir du côté du réseau L'Atelier Expert. C'est un réseau de garagistes indépendants et on verra s'ils utilisent de telles pièces d'occasion. Vous voulez influencer la conversation Vous êtes garagiste, vous achetez de temps en temps des pièces détachées vous connaissez bien le marché de l'occasion Laissez votre commentaire à Marion Standard. Et Philippe de trouve que c'est une bonne idée mais il reconnaît qu'il ne connaît rien en mécanique donc il se méfie des pièces d'occasion. Il se demande si toutes les pièces peuvent être remplacées par des pièces d'occasion sur une voiture. Il donne par exemple l'exemple des plaquettes de frein. Est-ce que c'est réellement une bonne idée de les remplacer par des plaquettes déjà utilisées Ne vaut-il mieux pas en mettre des neuves Voici les remarques de Philippe Benjamin. Par une économie d'argent, ne fait-on pas une économie de sécurité C'est la question qu'il souhaiterait entendre à 10h45. Le 1er janvier 2017, les garagistes français devront donc systématiquement proposer un devis de réparation avec des pièces d'occasion. Pourquoi nos garages belges ne le font pas, puisqu'il y a un enjeu économique et environnemental Rendez-vous à 10h45. À 9h, il y avait trois débats sur la table. Mardi, alors qu'il avait examen, le contrôleur du train a débarqué maxime 13 ans parce qu'il avait oublié son abonnement tout seul sur un quai de gare. Est-ce que le contrôleur a bien agi Ensuite, les policiers qui demandent à pouvoir porter leurs armes tout le temps quand ils rentrent à la maison, quand ils ne sont pas en service. Doit-on l'accepter ou vous y voyez un risque Et puis, cette nouveauté pour les poubelles. Wallon, désormais vous devrez tous trier les déchets organiques, c'est-à-dire les restes de nourriture, et les mettre à part. Est-ce que ça arrange tout le monde Trois débats, Marion 070-233-466. Et vous avez choisi d'aller plus loin dans les débats sur les policiers qui demandent à pouvoir porter leur arme en permanence. Alors doit-on l'accepter ou est-ce que vous y voyez un risque C'est la question que l'on vous pose ce matin dans ces vous qui dites. Et plus encore, depuis qu'un couple de policiers a été tué à Magny-en-Ville lundi, la police est une cible, on le sait. Hier, les policiers ont été rencontrés l'OCAM, l'organe de coordination de l'analyse et de la menace, pour parler sécurité. Et parmi les revendications des policiers, il y a le droit de porter une arme en continu Pourquoi Parce que pour l'instant, oui, les policiers peuvent porter une arme, mais le cadre est terriblement strict. Les policiers, en ce moment, ne peuvent porter une arme qu'en cas de phénomène touchant le territoire. Ça, ça y est, on y est, on est en niveau 3. Le policier peut ensuite demander l'autorisation de reprendre son arme pour rentrer à la maison, si et seulement s'il se déplace en uniforme pour rentrer, et à la condition supplémentaire qu'il ait à la maison un coffre scellé dans le mur, dont il est le seul à avoir l'accès et à condition, en plus, que les munitions soient rangées ailleurs. Ce qui fait beaucoup de Conditions. certains policiers vous la menace voudraient pouvoir porter leur arme tout le temps. Après tout, en France, en cas d'état d'urgence, les policiers peuvent conserver leur arme. Ce n'est pas le cas chez nous où on s'est longtemps méfié des policiers armés à domicile, notamment de peur qu'ils ne se suicident. À ce propos, voilà ce qu'on a entendu tout à l'heure.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 Elle discutait beaucoup avec son papa et elle avait pris l'arme et elle était partie se coucher sur son lit. Elle voulait. Elle avait mis l'arme sur elle et elle disait euh, « je vais mourir ». Mais c'est un professionnel de la police Oui, tout à fait. Il y a toujours possibilité qu'il soit un peu dépressif suite aux problèmes qu'il rencontre au son travail. Où il aimait boire un verre et il était laxiste avec ces choses-là. Vous avez fait une roulette russe avec l'arme Il a joué à la roulette russe euh, en me menaçant chaque fois. Vous avez un avis sur les armes en général. Vous connaissez les policiers, vous êtes vous-même policier. C'est le débat de cette fin de semaine en matière de sécurisation de nos forces de l'ordre. Les policiers demandent à pouvoir porter leur arme tout le temps. Quand ils rentrent à la maison, quand ils ne sont pas en service, tout le temps. Est-ce qu'on doit l'accepter ou vous y voyez un risque 070 233 466, par SMS au 3063. Et dans un instant, à Ciné Arnaud, le citoyen qui n'est pas policier, fera un choix.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 Vivacité et la une présente les Belgian Air Force Days. Les 25 et 26 juin, pour les 70 ans de la force aérienne, le deuxième Wing Tactique de Florennes vous ouvre ses portes. Patrouille acrobatique, avions d'hier et d'aujourd'hui, hélicoptère, exposition, animation. Info belgianairforce days.be. Avec l'avenir et Canal C.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 La boutique Bogos habille vos enfants de 4 à 16 ans avec les meilleures collections Scotch et Soda, IKKS, PP Jeans et bien d'autres. Boutique Bogos, rue du Collège Avisé, sur Facebook et localisy.com Le commerce, autrement localise .com. localise. sa grande quinzaine de l'occasion. Le garage H.U. vous offre une deuxième année de garantie sur 80 véhicules de qualité. Garage à au pied de la Côte d'Ambourg et à Airstall au rond-point Corromeuse. Deux ans de garantie sur 80 occasions Seat et Skoda. service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 à y 11h, c'est vous qui faites avancer le débat. 070 233 466 Donnez votre avis sur ce qu'il faut faire avec les policiers. Et si vous êtes policier, donnez votre avis sur votre catégorie professionnelle, évidemment. Les policiers demandent à pouvoir porter leur arme tout le temps quand ils rentrent à la maison, quand ils ne sont pas en service. Doit-on l'accepter ou vous y voyez un risque Notez évidemment que nos policiers ont un œil sur la France. D'abord parce qu'un couple de policiers a été tué lundi soir à Magnanville. Parce qu'au moment de l'état d'urgence, ce qui est le cas en France, les policiers peuvent avoir leur arme tout le temps en Belgique. Qui peut avoir son arme en permanence Uniquement les policiers du service antiterroriste. Et pour tous les autres, eh bien, il y a ce cadre légal très contraignant. Un policier, oui, peut reprendre son arme, on est en niveau 3, ça, ça marche. Il peut demander l'autorisation, si et seulement si... Il est en uniforme pour rentrer à la maison, alors il peut porter son arme quand il est en uniforme. Mais à la maison, il doit la placer dans un coffre-fort, être le seul à avoir accès. Le coffre doit être scellé dans le mur quelque part et les munitions doivent être stockées ailleurs. Ce qui fait quand même quelques conditions, mais peut-être que ces conditions-là vous suffisent. 070-233-466-SMS-3063. ciné est en ligne. Arnaud, bonjour. Oui, bonjour. Vous me confirmez que vous n'êtes pas, pas policier Absolument pas. Par les temps qui courent, avec ces menaces très précises de l'État islamique, avec ces attentats, est-ce que nos policiers doivent être armés en permanence Non, pas du tout. Car déjà depuis, le, quelques, depuis quelques temps, ils ont reçu des consignes qu'en sortant du travail, ils doivent être en civil. Pas, donc ils ne sont pas reconnaissables du tout, autant que les militaires. Ils ne peuvent plus sortir de caserne en, en tenue bariolée. Donc pourquoi est-ce qu'ils auraient une arme – Attendez, parce qu'entre-temps, y il y a eu lundi, temps il y a un homme qui se procure l'adresse d'un policier qui vient, qui lui plante neuf coups de couteau. – Oui, bien sûr, oui. Bah oui, ça arrive, hein, comme à tout le monde. Chauffeur de bus, on a aussi des agressions. Hein. Donc, vous euh, voyez, et j'ai pas d'armes sur moi. Hein. Donc, vous voyez. Oh, – Mais on les policiers, bien avant lundi, on sait que les commissariats étaient des cibles et ont été euh, visés, ou en tout cas envisagés, par les combattants de l'État islamique. – Oui, les commissariats. Dans pas des maisons privées. Oui, mais dans les commissariats, il y a quoi dis, Oui, il y a des policiers. Ça ah bah, ah oui. Mais quand ils, sortent, quand ils sortent de leur service, ils sont en civil. Moi, je peux vous dire qu'ici, dans, dans la région où j'habite, je ne saurais pas vous dire qui est policier quand il sort du commissariat. Hein. Il est habillé en civil, et voilà. Et je trouve que c'est un risque énorme. Car, je, comme j'ai eu dit à votre collaboratrice, ici dans la région, nous avons eu un policier qui faisait partie d'un comité de village. Pour une soirée, il a été pris à partie, entre guillemets, dans une petite bagarre. Il est rentré chez lui, il était chercher son arme de service, il est revenu et il a descendu un gars. Attendez, il a tué l'homme Non, il l'a blessé gravement. Ah. Mais, a priori, non, voilà. les policiers sont, un, des gens formés. Deux, on part du principe qu'ils sont responsables ou vous, vous partez du principe qu'il faut se méfier des policiers qui sont dépressifs Non. Non, non, non. non. La, la dépression, de toute façon, s'il veut mettre fin à ses jours, que ce soit qu'une arme ou qu qu'une corde, il y arrivera. Donc, voilà, c'est juste un, un moyen de... Mais une arme à domicile, c'est quand même un danger. Résumons-nous. Vous, vous, vous êtes citoyen, vous êtes contre. Mais ce sont les policiers qui font cette demande. Et on voit bien en ce moment que les chefs de corps dans les différentes zones de police ont une tentation à autoriser les policiers à rentrer avec l'arme. Puisque les policiers le demandent, vous êtes prêts à dire oui Non. On n'est plus autant des shérifs et des cow-boys. Maintenant, il faut arrêter. C'est bon, hein Mais s'ils rentrent et, et qu'ils mettent l'arme au coffre, ils la mettent au coffre Mais Eh bien, ok, je suis da... alors on fait comme ça, je suis d'accord. Mais moi, je veux un, une liste des gens qui ont des coffres chez eux, des policiers qui ont des coffres chez eux, fermés, dans le mur, scellés, tout. Hein. Je ne suis pas persuadé qu'il y en a beaucoup. Hein. Ah, vous croyez que c'est rare Ben, bien sûr. Vous avez un coffre scellé chez vous Ben, bien sûr que non, je ne suis pas policier. Moi, pourquoi est-ce que je ferais ça Vous êtes assiné, Arnaud, vous avez dit non. Même si les policiers demandent, on n'est plus autant des shérifs et des cow-boys Couvin, maintenant, nous appelle. Nathalie, bonjour. Bonjour Benjamin. Est-ce que vous, vous connaissez des policiers euh, J'en ai connu un, oui, j'ai même été mariée avec. Pendant combien de temps oh, 18 mois. Nathalie, puis, euh... les policiers demandent à pouvoir porter leur arme tout le temps. Est-ce que vous l'acceptez ou vous y voyez un risque Non, il y a un très gros risque, je crois, parce que, bon, c'est comme je disais à votre collaboratrice, un policier est avant tout un homme, et avec ses faiblesses et ses qualités, il n'est pas à l'abri d'un coup de sang. Moi, j'ai moi, subi euh, la chose, puisque quand je l'ai quitté, euh, il, y avait, il y avait une maîtresse. Euh, il n'a pas de que je le quitte euh, il m'a menacé avec son arme euh, me menaçant de me tuer si l'arme sur le front euh, si je ne me tenais pas Donc, euh, Nathalie, voilà, je suis obligée euh, de vous le redemander pour être sûre que j'ai bien compris c'était pas si tu t'en vas je vais aller chercher mon revolver il l'a sorti non, non, réellement j'étais déjà partie il est, il est venu chez moi euh, me menaçait avec son arme en, en habit de service avec son arme euh, me disant tu rentres. Tu reviens, sinon je tue. Et euh, je dois, j'ai dû ma, ma la vie sauve à un voisin qui est arrivé à ce moment-là. Nathalie, parce que Donc la communication euh... est difficile et je vous perds de temps en temps. Donc là, il vient vous menacer, mais il est en uniforme. Il y a une logique à ce qu'il est là. Oh, mais... Pendant que vous étiez oui. avec lui, est-ce qu'il a déjà ramené l'arme à la maison euh, Non, euh, je, ne, je pense qu'il ramenait l'arme régulièrement quand. Je ne me rappelle plus vraiment parce que bon. Euh, je n'en ai pas fait un... Il l'a ramenait régulièrement, c'est ça que vous m'avez dit Oui, oui, oui, il l'a ramenait régulièrement. Mais il peut pas. Dans le cadre actuel législatif, il pouvait pas la ramener l'arme. Ben voilà, voilà, d'où do, do certaines failles. Nathalie, un policier reste un homme. Permettez-moi d'abréger, j'ai du mal à vous entendre par moment. Perouet est en ligne. Yves, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes policier Oui, tout à fait. Un policier est un homme. Et pour l'instant, c'est un 100%. Pas d'armes aux policiers. Arnaud ne veut pas. Nathalie ne veut pas. Yves, est-ce que vous voulez que les policiers soient armés tout le temps euh, Absolument. Absolument. Euh, Pourquoi parce que Je pense que les policiers de base qui sont sur le terrain en uniforme sont reconnus de tous. Euh, J'ai entendu plusieurs personnes ici parler de policiers dépressifs qui ont menacé leurs épouses. Euh, bon, ah, ça, on les invente pas, pense... ça arrive souvent. Il y a ceux que vous entendez à l'antenne et puis ceux qui euh, se contentent de parler au standard. Ça arrive souvent apparemment. Ce, il y a quelques cas, mais vu le nombre de policiers, ça reste un pourcentage très minime. Yves, pourquoi avez-vous besoin d'être armé, vous Pourquoi avez-vous besoin d'être armé en permanence Nous sommes, en tant que policiers de base, reconnus par tous les citoyens honnêtes, mais aussi les malfrats. Euh... J'entends, mais vous reconnaître, vous reconnaître, c'est pas encore connaître votre adresse euh, Beaucoup de gens euh, que je ne connais pas savent euh, où j'habite, euh, pourtant je travaille sur Bruxelles... Euh... <rire> Mais il y a beaucoup de gens dans, de, de, de chez moi, qui ne, enfin de ma commune, que je ne connais même pas personnellement. Alors je euh... vous dis ce qu'on m'a dit, je vous dis qu'on m'a dit. Qu'est-ce qui se passe à l'orive si un jour vous êtes en civil au supermarché avec une arme Tous les gens autour, dans le contexte actuel, ils vont paniquer. Voilà un homme avec une arme. Pas du tout, parce que l'arme est cachée sous une veste sans, sans aucun problème, elle n'est pas visible. Euh, donc vous avez un coffre arme. fort scellé, vous, à la maison euh, Non, mais je ne reprends pas mon arme. Euh, puisque je n'ai pas de coffre, je ne reprends pas mon arme. Mais donc si demain on change la loi et que vous pouvez être armé en permanence comme les Français, qu'est-ce qu'on fait de cette arme Vous rentrez à la maison et l'arme, c'est comme dans les films, vous la mettez sur la table de nuit Peut-être pas sur la table de nuit directement chargée, euh, non. Euh, mais oui, si vous mais ramenez en... une arme, c'est pas pour mettre les balles à un autre endroit. Si vous ramenez une arme, c'est pour qu'elle soit chargée. Oui, mais admettons qu'il y ait une effraction à la maison. Bon, on a quand même le temps de. Je vais dire de reprendre son arme. Euh, mais enfin, je suis que pour que l'arme euh, soit enfermée. Euh, quand, quand on n'est pas, par exemple, à la maison et qu'on ne la prendrait pas euh, sur soi. Yves, je vous fais totalement confiance, mais la vérité est vraie. Si un policier ramène son arme à la maison parce qu'il peut la ramener, il y en a beaucoup ouais. qui vont enlever les balles euh, Ça, je l'ignore. Euh... Alors c'est un point d'interrogation, je le laisse en suspens pour l'instant. Vous êtes favorable Yves, policier, à ce que les policiers aient leur arme en permanence. Elle sera cachée sous la veste, pas de panique au supermarché. Dans un instant à Mons, Christophe viendra nous dire si un citoyen policier est un citoyen plus plus qui mérite une arme en permanence.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 Quelle est la tendance au 070 233 466 Les statistiques chez nous sont un peu biaisées Marion puisque Arnaud et Nathalie n'étaient pas policiers et que Yves veut l'arme en permanence Oui mais Yves était policier Quelle est la tendance chez vous Eh bien, la première tendance au standard est claire. La majorité ne veut pas que les policiers soient armés en permanence. Thomas de Noduet explique que les policiers se prennent pour des cow-boys alors que quand ils rentrent chez eux, eh bien les policiers redeviennent des citoyens lambda parmi les autres. Alors Les policiers n'arrivent pas à mettre une limite entre leur vie privée et leur vie professionnelle et c'est ça le principal problème des policiers selon Thomas. Yvan de Holne lui parle de favoritisme. Les policiers ne sont pas les seules professions à être victimes d'agressions. Yvan, lui, est huissier de justice et il est souvent confronté à des réactions de violence tous les jours. Yvan a même déjà été battu une fois par une des personnes chez qui il s'est rendu. Et depuis, eh bien, Yvan ne porte pas d'armes pour autant sur lui pour pouvoir se défendre alors qu'il met sa vie en danger tous les jours lui aussi. Et enfin, Lily de Chérat pense que si les policiers veulent avoir des armes sur eux en permanence, c'est simplement parce qu'ils ont peur et une personne qui n'a peur n'a pas des réflexes normaux. Ils risquent donc de sortir leur arme beaucoup plus facilement et de commettre des erreurs parce que leurs leur sentiments sont biaisés par ce sentiment de peur, justement. C'est vous qui le dites, s'arrête à Mons. Christophe, bonjour. Bonjour Benjamin. Tout à l'heure, on a parlé à Roland de montigny tilleul Et Roland, il a dit, le policier, il est policier pendant les heures. Quand il arrête son service, il n'est plus policier, donc il n'a pas besoin d'armes. Eh bien alors que Monsieur Roland M. Roland m'explique un petit peu pourquoi, lorsqu'un policier se trouve, je vais parler soit un, dans un accident ou n'importe quoi, et qu'il ne porte pas euh, assistance aux victimes... Il est beaucoup plus sanctionné qu'un citoyen lambda. Mais quand on un porte assistance, doit intervenir, c'est comme ça, c'est dans la loi. Un policier doit également intervenir euh, peut, même s'il est en civil. Il peut porter assistance s'il si y a un blessé sans être armé d'un revolver. Oui, tout dépend de, de l'assistance qu'on qu lui demande, évidemment. Mais le, le problème. C'est pas ce policier qui, une fois, va se retrouver dans une scène de panique et d'attente en rue. C'est le policier qui va rentrer chez lui. Et il y a là une arme. Et dans la maison, il y a une femme. Il y a des enfants. Il y a parfois des moments de dépression. Il y a parfois des moments de oui, colère. On dit, comme on a dit tout à l'heure, les, les armes doivent être bien... Euh Comment C'est bien réglementé, c'est vérifié par l'autorité du policier qui veut rentrer avec son arme. Donc il y a une vérification au départ pour voir s'il y a bien un coffre scellé et ainsi de suite. Et il faut Mais savoir fait, également D'après Arnaud, policier... Arnaud, des Belges qui ont des coffres forcés dans le mur, il n'y en a pas 10 000. Hein. Oh, il y a quand même beaucoup de civils également hein, qui ont des, des armes. Euh dans un coffre scellé dans le mur, et qui, eux, n'ont pas suivi la formation du policier, et qui, eux, évidemment, peuvent également sortir avec leur arme et buter tout le monde, comme j'ai entendu tout à l'heure. Maintenant, il faut savoir qu'un policier qui a un problème, euh, disons, de, de dépression et ainsi de suite, il fait l'objet euh, à 99%, je vais dire, des, des cas... Il fait l'objet de, de la part de son autorité, pardon, d'un retrait d'armes. Donc euh, ce policier ne pourra plus porter son arme tant qu'il ne sera pas parti, euh, Christophe, passé à la médecine du travail et déclaré apte à porter une arme. L'effet, l'effet, les faits. Nathalie Acouvin, 18 mois avec un policier. Un jour, ce policier débarque chez elle et lui met l'arme sur le front. Arnaud Sinet, dans une fête de village. Le policier se bagarre. Il rentre à la maison, il va chercher l'arme et il tire. Oui, on a relevé ça parce que, évidemment, c'était le cas d'un policier. Maintenant, est-ce euh, si on reprend un petit peu tous les cas d'armes qui se sont produits en Belgique, euh, j'aimerais bien savoir combien de policiers ont été inquiétés, dans étaient l'auteur de ce genre de fait Il y a ceux qui disent que c'est un retour au règne du shérif et du cow-boy, tout le monde est armé, et ça devient les États-Unis d'Amérique dans les rues de Couvin, ou dans les rues de Ciné Il y a déjà des, des, des civils qui sont eux-mêmes armés, qui n'ont pas la formation du policier, qui n'ont pas un suivi psychologique comme les policiers. Comme je viens de vous dire, un policier, s'il euh, a des problèmes psychologiques, il fait l'objet d'un retrait d'armes de la part de son autorité. Euh, Mais sauf qu'on le voit qu y dans tout, on le voit... Est-ce qu'un civil tient une arme et qui y a un problème psychologique Est-ce qu'on lui retire son arme On ah, le voit dans tout, hein, les problèmes psychologiques, parfois on ne les détecte pas toujours, et la médecine du travail non plus, et ça, ça vaut pour les policiers comme pour les autres citoyens. Pensez à ce pilote de la German Wings. Christophe, vous êtes favorable aux policiers armés. Nous avons une femme de policier en ligne. Ah oui, Mélissa, bonjour. Oui, bonjour. Ça fait combien de temps que votre conjoint est policier Ça fait maintenant exactement euh, six ans. Alors... Il y a possibilité en ce moment, parce qu'on est dans ce niveau 3, possibilité dans certaines zones de police de revenir avec l'arme à la maison. Est-ce que votre mari ramène l'arme à la maison Bien sûr, il est déjà revenu hier avec. Euh, la première chose qu'il a fait quand il est rentré, c'est qu'il a prévenu déjà toute la famille, comme quoi il rentrait euh, bien évidemment avec son arme. Donc hier, c'était la première il fois a... qu'il l'a ramené Non, pas du tout, pas ah. du tout. Déjà, bien avant, euh, il l'a ramené déjà bien avant avec tout ce qui se passe. Il euh, faut savoir et... qu'il signe des charges aussi. Donc, euh... Il vous dit quoi façon, Il arrive à la maison Il vous dit, chérie, j'ai ramené le revolver Qu'est-ce qu'il vous dit Voilà, il, regarde, il arrive avec les enfants et tout. Il dit, voilà, j'ai ramené l'arme. Mais, voilà, il sépare l'arme, le chargeur. Et c'est dans un coffre, bien évidemment, scellé à neuf chiffres. Donc, oui, il y a des policiers qui ont des coffres scellés chez eux à neuf chiffres. Et je suis là pour euh, le dire. C'est chez vous. Votre policier, quand voilà. il a ramené l'arme, il revient en uniforme ben... Je vous assure que non. Il ne revient pas en uniforme. Pourtant, il fait Bruxelles, oui. C'est déjà un long trajet. Mais il doit. Moi je... moi, je vous dis ce que dit l'arrêté royal. S'il ramène l'arme, il doit la ramener alors en étant en uniforme. Et eh ben, pourtant, monsieur n'est pas en uniforme, justement. Et alors, euh, concernant les policiers qui ne sont pas policiers euh, 7 jours sur 7, 24 sur 24, je ne suis totalement euh, pas d'accord. Un policier est en service, pour moi, 7 jours sur 7, 24 sur 24, bien évidemment. Les, enfin, les, balles, les balles de votre mari, elles sont ailleurs que dans oui. le coffre ou elles sont dans le coffre Elles sont dans le coffre, dans le chargeur, mais séparées du pistolet. Attendez, parce que moi, on me dit que l'arrêté royal dit qu'on doit stocker le revolver dans un endroit et les balles dans un autre endroit. Et pourtant, ben non. Donc il compte juste avec son chargeur chargé. Hein, il n'a pas une boîte de, de munitions ou quoi que ce soit. Non, c'est juste l'arme avec le chargeur chargé. Il déboîte le tout parce que je le vois je le vois faire, il met dans le coffre et il ferme. Mais ils ouais. se sont menacés par quelque chose de précis ou ils sentent une menace hypothétiquement vague là-bas Non. Euh, menacés, oui et non, parce que bon, oui vous avez des policiers euh, oui qui sont cow-boys comme beaucoup le disent, après vous avez des policiers qui ne sont pas cow et qui n'ont pas de problème avec justement les gens de Bruxelles comme beaucoup. Ici, euh, quand ils rentrent, ils se sentent pas menacés du tout. Dire qu'ils ont peur parce qu'ils ont une arme, je suis pas d'accord non plus. Vous aimez l'idée que votre mari ramène l'arme Vous, vous, ça et vous bah, plaît franchement, bah, franchement, ça me dérange pas du tout. Parce que quand je vois qu'on attaque maintenant dans les familles, bah, moi, franchement, je pense que je suis, je peux être aussi un peu plus en sécurité avec mes enfants, qui sont tout petits en plus, qui ont dit et 6 ans, et qui sont totalement courants qu'il y a une arme à la maison et qu'ils ne peuvent, qu peuvent pas toucher. Mmh. Que on ne leur cache rien de la fonction de leur papa, en fait. Donc vous voilà rassuré, ça sert aussi pour les familles. Si vous êtes euh, compagne de policiers ou compagnon de policiers, n'hésitez pas comme Mélissa à entrer dans la conversation. Je vous laisse dans la région Utoise. Jubise, Samuel, bonjour. Jurbise, bonjour Samuel. Tubise, Tubise. Tubise, on va y arriver. On me dit Jubise, je me dis c'est Jurbise, mais c'est Tubise. Samuel, un policier oui. qui ramène son arme rassure aussi sa famille Euh, je suis pas d'accord, parce que dans ce cas-là, il faut demander un permis de port d'armes comme n'importe qui, s'inscrire dans un club, etc., être affilié, et pour son autodéfense, ou acheter un berger malinois. Ça, c'est dans, dans ce sens-là, n'importe quel citoyen belge peut faire ça, il ne faut pas être nécessairement... Mais Un policier, c'est un citoyen plus-plus, il est en contact avec des méchants, et les méchants savent parfois où il habite. – Oui, bah dans ce cas-là, oui. Ça, mais le, le, le, le souci pour moi, ce n'est pas le fait que le policier ramène, euh, doit garder son arme chez lui, c'est qu'il faut euh, bien contrôler ça. Aujourd'hui, aujourd ce n'est pas le cas. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, Benjamin, il y a plusieurs mois, il y a eu un article qui avait fait la une des journaux. Euh, une policière sur euh, Bruxelles, si je me rappelle bien, euh, avait laissé son arme chez elle et le petit ami de sa fille qui dormait chez elle en cachette euh, lui avait subtilisé son arme pendant un ou deux jours, était parti en forêt avec des amis tirés et il l'avait remis euh, un ou deux jours après la, le, le coup de pression de la mère sur sa fille. Ah bah À propos d'histoire, lundi soir à Magnanville, on a tué un couple de policiers à son domicile et on a égorgé la femme devant l'enfant. Je vous repose la question. Est-ce qu'un policier peut avoir son arme sur lui tout le temps Dans la situation actuelle, euh, avec le terrorisme et tout, je pense que c'est une sécurité supplémentaire, mais il faut faire attention de ne pas dépasser... De, il faut vraiment faire une loi ou, ou faire un cadre. Pour, euh, il faut légiférer sur ce sujet. Ah là, on c est, est d'accord là-dessus. Si modification y a, on est obligé de changer le cadre. L'actuel, il ne permet pas, vous l'avez entendu tout à l'heure... Résumons ça par un petit oui, Samuel. Samuel, un petit oui. Il est 10h32, c'est l'heure de la proportion. Marion dans les appelantes ce matin. Combien estime que le port d'armes à domicile non-stop peut être autorisé à condition que les familles aient un point de contact en cas d'incident Voilà, 75% pensent que le port d'âme à domicile pour les policiers peut être autorisé uniquement si les familles et l'entourage des policiers disposent d'une ligne verte joignable 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 afin qu'ils puissent joindre quelqu'un de responsable au cas où le policier déraperait et sortirait son arme pour une raison qui n'est pas valable. Elodie Déguezé, ex-femme de policier, aurait déjà utilisé ce numéro plus d'une fois car son ex-mari aimait bien jouer aux hommes durs avec son arme quand il avait bu un peu de trop. Alors il la sortait la pointait vers elle alors que l'arme était encore chargée. Un numéro de contact pour aider les Famille. En cas de problème, c'est une nécessité. RTBF Mobile Info, Stéphane. Accident sur le ring 5 de Mons, à hauteur de 6 plis, la bretelle d'accès est fermée en direction d'Asquilly, mais le dépannage est en cours, donc ça ne devrait pas durer encore bien longtemps. Pour rejoindre Bruxelles, ça ralentit légèrement entre Overex et Léonard, sur le 411 qui vient de Namur, sur le ring, c'est le chantier d'Anderlecht qui vous perturbe. 10 minutes à ajouter en circulation extérieure entre Dilbeek et Forêt en direction de Mons et pour la circulation intérieure, vous ralentissez entre Heusingen et Forêt vers Grand Bigard. Il faut quand même ajouter encore une demi-heure à l'heure actuelle. Et puis, ralentissement également constaté sur Le ring en circulation intérieure entre Wiesembeekopem et Tervuren vers Léonard. 10 minutes de plus donc. Et puis un accident toujours signalé dans le tunnel Trône à Bruxelles. La bande de droite est neutralisée en direction de Béliard. Et puis l'accident sur l'E313 qui relie Liège à Anvers, ou porte d'Anvers, à Anvers-Est précisément, est toujours d'actualité. Il vous fait perdre d'ailleurs 18 minutes. Si vous devez rejoindre Anvers dans les prochains instants, soyez patient. Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et dans un instant, j'attends un nom dans la question qui dérange. Le 1er janvier 2017, les garagistes français devront systématiquement proposer des pièces d'occasion dans le devis. C'est bon pour l'environnement, c'est bon pour le portefeuille. Alors pourquoi les garagistes belges, ils le font pas Un Question qui dérange et un nom après la pause. Qu'est-ce qu'écoute un conseiller Xina Les noix de coco qui tombent.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 C'est vous qui le dites, la question qui dérange. Et il concerne donc les réparations que vous faites au garage avec votre voiture. En France, à partir du janvier 2017, sous l'impulsion de la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, eh bien, tous les garagistes devront, dans le devis de réparation, proposer systématiquement des pièces de seconde main. Un devis avec des pièces de seconde main et avec des pièces neuves. Et puis le client choisit, évidemment. L'enjeu, il est environnemental. Ça permettra de favoriser cette économie de la récupération, puisqu'on va utiliser des pièces de seconde main et encore pas toutes les pièces, dans certaines catégories du véhicule seulement. Et puis il y a un intérêt économique. Qui dit pièce d'occasion, dit pièces moins chère. Alors voilà la question qui dérange. Si les Français doivent le faire, pourquoi nos garagistes belges, ils le font pas Avec même l'impression, d'après les observateurs, qu'en Belgique, on n'aime pas trop mettre des pièces de seconde main dans les voitures. Mélanie Joris vous cherchez le bon interlocuteur dans ce dossier. à qui parlera-t-on Nous parlerons avec Philippe De Croque. C'est le porte-parole de Traxio, la fédération du secteur automobile. Alors, il donne des examens ce matin mais il pourra se libérer quelques minutes pour être avec nous. Alors, il a déjà pu me dire que même si la Belgique n'a imposer imposé d'obligation en la matière, les garagistes utilisent déjà de temps en temps des pièces qu'on appelle révisées. Ça se passe surtout lors de réparations carrosserie ou pour le remplacement de grosses pièces telles qu'une boîte de... ou pour le remplacement de grosses pièces telles qu'une boîte de vitesse automatique. L'utilisation des pièces d'occasion concerne aussi principalement les voitures qui existent déjà depuis un petit moment. Si la pièce neuve coûte plus cher que la valeur estimée du véhicule, eh l'assurance Euh, préférera que vous utilisiez une pièce euh, révisée, même si la loi n'impose pas l'utilisation de ces pièces et eh bien cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas déjà tout un secteur qui s'est développé des sociétés proposent des pièces premier prix, low cost et des garages, toutes marques comme par exemple Auto5 proposent à leurs clients d'utiliser euh, ces pièces euh, Ces pièces, dernière précision, si une voiture a été entretenue dans un réseau toute marque et a suivi le plan d'entretien recommandé par le constructeur, eh bien la voiture aura toujours droit à la garantie en cas de panne. Vous voulez orienter cette conversation et l'influencer laissez votre commentaire à Marion Standard édouard de Bertry trouve que ce serait une excellente idée de forcer les garagistes belges à remettre un devis proposant des pièces d'occasion parce qu'en janvier édouard a dû remplacer la boîte de vitesse de sa voiture et après avoir vu le montant de la facture du devis du garagiste eh bien Edouard a fait des bons il a fait quelques recherches a trouvé une boîte de vitesse moins chère sur internet il l'a acheté et puis quand il a demandé à son garagiste habituel de, pla de la placer euh, euh, en seconde main et eh bien son garagiste a refusé au final Edouard a trouvé un autre garagiste qui a accepté de lui changer sa pièce mais il lui a fait payer beaucoup plus cher sa main d'œuvre. Alors, empêcher les garagistes de surtaxer la main d'œuvre quand la pièce ne vient pas de chez eux, c'est la remarque qu'Edouard vous demande de faire, Benjamin. Ah oui, il paraît que les garagistes belges ne sont pas toujours enthousiastes à l'idée. de. Alors, c'est la question qui dérange tout à l'heure. Le 1er janvier 2017, les Français sont obligés de faire un devis avec des pièces de rechange seconde main. Pourquoi les garagistes belges ne le font pas Rendez-vous à 10h45. C'est vous qui le dites En attendant, vous avez choisi une conversation sur les policiers qui demandent à pouvoir porter leur arme tout le temps. Quand ils rentrent à la maison, quand ils ne sont pas en service, doit-on l'accepter ou vous y voyez un risque Vervier est en ligne. Audrey, bonjour. Bonjour Benjamin. Vous êtes fille de policier. Est-ce que votre papa rentrait de temps en temps avec le revolver C'était pas de temps en temps, c'était tout le temps. Mais il pouvait ou il pouvait pas Bonne question. C'est très compliqué à savoir. Normalement non, mais il rentrait avec et il n'y avait pas de room sécurité, de coffre dans le mur, il n'y avait rien de tout ça. Il le mettait autour d'un d'une chaise et c'était nous ou ma maman qui devions les mettre en sécurité. Sans qu'elle ne soit déchargée, ils sont rien. Donc vous, vous avez touché cette arme Bien sûr que je l'ai touchée. Et vous en avez fait quoi J'allais la mettre en sécurité, j'avais un petit frère et une petite soeur. Ma maman n'était pas là, c'est ce que je faisais. Est-ce que votre papa, à un moment, a dérivé aurait pu faire un mauvais usage de cette arme Mais bien sûr, il n'a pas arrêté de dériver, il a menacé ma maman, je ne sais pas comment elle a fait pour nous mettre en sécurité et pour se sauver, elle. Audrey, les temps ont changé, c'est le niveau 3, c'est est-ce c'est vous est-ce que vous autorisez les policiers Non. Ils n'ont pas rentré avec leurs âmes. Ils ne sont pas 24 heures sur 24. C'est des citoyens comme tout le monde. Ils ont cho choisi leur métier. À mani on, à on avoir... a donné neuf coups de couteau aux policiers puis on entre je dans la maison, on égorge la femme. Je suis d'accord avec vous. C'est en France. Ici, en Belgique, des policiers sont sur Facebook en uniforme. Vous trouvez normal Alors, c'est la question. Est-ce que le contexte français est très différent du contexte belge Je garde cet élément, Audrey, que je note sur mon petit document. Il est 10h41. On appelle les experts. Le président de la CSC Police, Stéphane Deldy, qui est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Maréchal. Pour l'instant, est-ce que le cadre est suffisant Le policier prend l'arme, rentre à la maison en uniforme et, et la met au coffre. Est-ce que c'est suffisant Alors, vous l'avez euh, rappelé, il y a des règles, une circulaire ministérielle qui date de 2007 quand même, hein, la GP62, qui instaure toute une série de, de règles. Il y a donc un cadre qui existe. Est-ce qu'il est suffisant Alors, à l'heure actuelle, ce cadre est suffisant, en tout cas pour l'application qu'on emporte, c'est-à-dire permettre aux policiers, avec à sa demande et l'accord du chef de corps, de rentrer chez lui et donc de l'entreposer dans un endroit sécurisé. Maintenant, vous le savez, la question du jour, c'est pour sur ce l'armement en permanence. Et là, pour l'instant, il n'y a pas de règle. Mais est-ce que vous êtes favorable à l'armement en permanence En moment d'état d'urgence, les Français, eux, peuvent Nous sommes favorables à ce que les policiers, dans des moments, dans des circonstances particulières, pour des moments ponctuels, puissent, à leur demande, et j'insiste lourdement là-dessus, à leur demande, puissent porter l'arme euh, de manière permanente. Mais l'analogie s'arrête là, puisque en France, le ministre de l'Intérieur, M. Cazeneuve, a une possibilité d'injonction positive, ce qui n'est pas le cas de M. Yambon, son homologue belge, actuellement. Et donc, hier, nous l'avons clairement demandé d'avoir un débat de fond là-dessus. Mais vous êtes président de ces polices, vous défendez les policiers et vous ne demandez pas qu'on oblige l'arme aux policiers. Vous dites que ça doit être à la, demande, à la demande du policier. Je crois que Vous avez, des, vous avez deux catégories vous avez des policiers qui eux bah, portent leurs armes de service en service je connais beaucoup de collègues qui aimeraient la garder en permanence mais j'en connais aussi, il ne faut quand même pas les oublier bon nombre de collègues qui disent ah non, moi je, quand mon service est terminé je ne souhaite pas forcément porter l'arme en permanence et je vous rappelle quand même que le cadre légal actuellement, de voir un policier, vous l'aviez, je pense, soulevé tantôt, se balader en rue, faire ses courses avec son arme, euh, et intervenir d'initiative s'il remarque quelque chose. Je rappelle qu'à l'heure actuelle, au niveau du cadre légal, il y a encore des zones d'ombre. Ces zones d'ombre, on les a déjà dénoncées l'année passée, parce que ce, ce débat n'est pas neuf, il ne date pas de hier, suite aux événements euh, tragiques de 2015. Et pour l'instant, pour nous n'avons pas encore eu un réel débat de fond pour donner un cadre légal, une protection ah juridique ben, aux collègues qui seraient amenés à intervenir. On le démarre. Alors expliquez-nous l'esprit actuel, puisque quelqu'un du service antiterroriste peut avoir son arme en permanence en Belgique, mais un policier qui va intervenir dans des problèmes de stupéfiants de quartier ou sur d'autres interventions peut pas. Au terrorisme, ils peuvent avoir l'arme en permanence. C'est nécessaire Alors, ce n'est pas parce qu'ils portent l'arme en permanence qu'ils sauront ou qu'ils devront ou qu'ils pourront intervenir n'importe quand, n'importe comment. Je rappelle quand même que vous soyez en uniforme ou pas, que vous soyez en service ou pas, et si vous n'êtes pas en service, et je rappelle quand même que le port de l'arme permanent, en tout cas pour les collègues qui actuellement euh, ont la possibilité de le faire, c'est quand même très restreint, ce n'est pas illimité, et vous l'avez dit vous-même, ce sont des gens qui sont soumis à, à un suivi par rapport à, au port de l'arme, Et donc, ça reste quand même une exception. Donc, on ouvre un débat quand même culturel et idéologique de dire, tiens, est-ce que l'on peut, dans des cas bien précis, envisager le port de l'arme permanente pour les policiers C'est une demande eu égard à ce qui s'est passé ces derniers jours. Mais déjà depuis de nombreux mois, voyons ce que ce débat va donner comme résultat. Oui et ou non, simplement faut... Oui ou non Est-ce qu'il y a une ouverture politique là-dessus Vous sentez qu'on est prêt à vous suivre sur l'arme en permanence à des moments précis Vous sentez qu'il y a une ouverture politique, oui ou non Dans le cadre légal actuel, je pense qu'il y, y a une volonté de vouloir rencontrer notre demande. J'espère donc qu'on aboutira. Vous êtes euh, président de la CSC Police. Merci de nous avoir rejoint, Stéphane Deldic. On va aller au 070-233-466 maintenant, avec euh, les risques qui sont pointés. Port d'armes à domicile égale suicide de policiers, Marion. Oui, Ingrid de Halle a travaillé pendant 20 ans à la police et elle explique qu'à la base, si on empêche les agents de reprendre leur arme à la maison, c'est aussi pour éviter les suicides à domicile avec l'arme de service. Ingrid explique qu'il y a déjà pas mal de suicides de policiers qui se font au bureau avec leur arme de service. Alors, si on autorise le port d'armes à, à domicile, eh bien Ingrid craint qu'il y en ait... Encore plus, il y a aussi Valentine de, de Teux, qui est femme de policier et elle est contente que les policiers ne puissent pas rentrer avec leur arme chez eux. Le mari de Valentine a des tendances dépressives et elle est persuadée que si son mari avait accès à son arme chez lui dans les périodes où il fait une rechute, eh bien, il serait fortement tenté par utiliser son arme pour mettre fin à ses jours ou même pour la retourner contre elle. Alors, pour cette raison, Valentine est contente que le port d'arme à domicile ne soit pas autorisé pour tout le monde. Tous les policiers n'ont pas les épaules pour gérer une arme chez eux. Quand ils ont enlevé leurs costume, certains ne voient plus la limite entre la vie professionnelle et la vie privée, c'est compliqué et pour cette raison, eh bien non, tous les policiers ne peuvent pas rentrer avec leur arme chez eux. Dans un instant, question qui dérange. En France, on propose des pièces de seconde main quand on répare sa voiture. En Belgique, Schnoll, rien, nada. Pourquoi C'est la question qui dérange. Moi, ce week-end, je vais à la braderie du... Shopping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 Avec nous, l'euro est bleu, blanc, diable. Vivez l'UEFA Euro 2016 au plus proche de l'action. Espagne-Turquie, à suivre en direct ce vendredi soir sur la 2, vivacité et sur rtbf.be slash ovio. Enflammez le supporter qui est en vous. Cette semaine, le 5 à 7 de Vivacité s'envole pour le Québec. Faut y aller! Faut y aller! Faut y aller! Découvrez les expressions de chez nous et tentez de deviner ce qu'elles signifient. J'ai pas question que j'aille jouer à ton couille y jeu. Vous pourriez remporter un panier garni québécois ou... Où... Un magnifique séjour au Québec. Ils faut y aller! Et le jeudi 23 juin, dès 17h. Venez lâcher votre fou. Participez à la fête nationale du Québec au Moudeur Lambic, Place Fontenasse à Bruxelles. Oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Avec Tourisme Québec, Air Transat, Go to Canada et la délégation générale du Québec à Bruxelles. Du 4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 Et vous qui le dites, la question qui dérange. En France, dans le devis de réparation de la voiture, d'office des pièces de seconde main, mais pas chez nous. Avant d'interpeller la Fédération secteur automobile, dernier commentaire Marion. Et Roland Dottini se demande s'il existe un site ou un garrier des charges pour contrôler la qualité des pièces d'occasion que les automobilistes novices vont acheter. Parce que s'ils n'y connaissent rien, ils ne sauront pas si c'est une pièce de bonne qualité. Et donc Roland craint que ce soit la porte ouverte aux arnaques. Le porte-parole de Traxio, Fédération secteur automobile en ligne. Philippe De Decroc, bonjour. Bonjour. Après on voit dans le détail chez nous dans nos garages Mais est-ce que l'idée française est une bonne idée En pensant aux consommateurs évidemment Est-ce que vous validez cette décision française D'office dans le devis les pièces de seconde main Mais Je dois dire que l'utilisation des pièces seconde main Existe déjà pour une partie chez nous euh, Surtout au niveau réparation carrosserie Et réparation de véhicules euh, En de France garçons. ce sera systématique C'est ça la différence Eux ont dit il faudra toujours Toujours demander aux consommateurs Oui, évidemment. Ça, c'est une décision qu'ils ont prise en France. Ça veut dire aussi que, d'une manière ou l'autre, il devrait y avoir une sorte de, de contrôle que les pièces qui sont utilisées d'occasion, s'ils sont de bonne qualité ou pas. Donc, ça, c'est quelque chose qui, qui devra être mis euh, en pied. Donc, il n'y a pas de, comment je veux dire, de refus dans le secteur... Euh spécifique pour dire qu'on refuse toute euh, utilisation de pièces d'occasion, puisque comme on est dans tout ce qu'on appelle euh, l'économie circulaire, euh, de plus en plus on, on est conscient dans le secteur des garages qu'on va encore plus utiliser des pièces euh, d'occasion ou des pièces euh, révisées. Est-ce qu'il y, évidemment... qui est qu y a des pièces révisées qui sont dangereuses Est-ce qu'il y a des pièces qu'il ne faut jamais utiliser en seconde main Bah évidemment, tout ce qui a trait aux pièces qui ont trait à la sécurité du véhicule, ça va au, au niveau du, du freinage du véhicule et d'autres pièces qui sont beaucoup plus susceptibles à, à l'usure et, et d'autres, ou éventuellement, comme on a connu tous les problèmes l'année passée, tout ce qui a trait à, aux émissions et éventuellement tout ce qui est... Euh, des produits ou, ou des choses qui retiennent des, des softwares du, du véhicule ou dans laquelle on retient des, des datas du, euh, du véhicule. Je, je, je voudrais votre avis sur la différence entre les réseaux. Donc il y a les garagistes indépendants qui parfois sont peut-être plus ouverts aux pièces de seconde main, et puis il y a les réseaux des distributeurs, les garages de Renault, les garages de Ford, les garages de Volkswagen, les garages de Fiat. Est-ce que dans ces grands réseaux-là, on est aussi ouvert à la pièce de seconde main Qui ne vient pas de la marque bah, Qui ne vient pas de la marque, c'est évidemment une, une vieille discussion puisque à la source, on a toujours affaire à un, un fabricant de pièces. Il faut simplement savoir que euh, le fabricant de, de pièces... Il fournit euh, à la chaîne officielle ou bien à la chaîne non officielle, en fait. Mais souvent, on a affaire aux mêmes pièces, pour autant au niveau européen. que Ce sont des pièces qui ont été construites euh, selon les normes techniques harmonisées. Ça veut dire que s'il se trouve sur la boîte un marquage euh, CE, euh, que ce soit dans le, dans le secteur indépendant, dans une boîte, plus neutre. Je ne peux pas citer des marques, mais il y a par exemple des, des, des lampes qui viennent d'un constructeur bien connu de lampes. Mais cette même lampe peut également se retrouver dans une boîte sur laquelle se trouve le nom d'une marque, en fait. Mais au niveau, c'est un produit qui a été produit euh, en Europe et qui euh, satisfait aux normes techniques et qui soit alors vendu dans la chaîne indépendante ou dans la chaîne des garages de marque, il s'agit toujours du, du même produit. Et le garage en soi, qu'il soit officiel, concessionnaire ou d'autre, il peut s'approvisionner là où il veut. Ça, c'est une réglementation européenne, c'est le libre marché. Très rapidement, Philippe, que... de Croc, Philippe de Croc, donc en France, puisqu'il faudra toujours proposer dans le devis des pièces de seconde main, ça fera baisser le prix de combien en moyenne On s'attend à une baisse en France de 10%, de 20%, de 30% Rapidement Ça, c'est difficile à, à dire. Le, tout était de savoir quelles sont les pièces d'occasion qui, qui seront le plus euh, utilisées euh, et praticables, mais ça pourrait avoir une influence sur le, le prix. Et quand je regarde dans les marges qui ont mmh. diminué les dernières années, je ne peux pas m'aventurier, mais je crois quelque part entre 5... 10-12%, là, il pourrait y avoir une, une diminution. Ça donne une indication dans ce cas. Philippe De que vous êtes porte-parole de Traxio, Fédération Secteur Automobile. On va vers les enseignements. UEFA Euro 2016 Plongée dans l'ambiance, avec vivacité.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 RTBF Ovio, le sport où, quand et comme je veux. C'est sur rtbf.be slash ovio. A-U-V-I-O RTBF Ovio, libérez vos envies. Tu sais, chez Abio... Oui, je sais. Dommage qu'Abiome ne fasse que des châssis. Oui, mais en ce moment, ils font des conditions à moins 30%. Abiome, Fenêtres, portes, véranda. Abiome.be.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 Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Nous voici au moment des enseignements. On commence par le débrief question qui dérange les pièces de seconde main obligatoires dans le devis en France, dans les garages, sur la page Facebook Zoé Boss. La page Facebook où vous êtes 37 386 à faire le débat ce matin, dont Véronique. Véronique trouve ça complètement idiot. On paiera la pièce d'occasion moins chère, mais comme les usée, on devra la changer plus souvent, donc ça coûtera plus cher au final, avec un nombre de pièces, en nombre de pièces et en main-d'oeuvre, nous dit-elle. À 9h, vous avez choisi une conversation sur les policiers. Doivent-ils porter leur arme tout le temps, à tout moment. Est-ce qu'on doit l'accepter ou vous y voyez un risque Et bien, dans les enseignements de ce matin, on retiendra une réflexion quasi philosophique. Le policier est avant tout un homme avant d'être un professionnel. Vrai Ou faux Ou encore, le policier après ses heures est-il toujours policier Voilà les réflexions philosophiques. Vous aurez noté que peu de citoyens étaient favorables au port d'armes permanent et puis un doute réel sur les capacités de stockage sécurisé de nos policiers dans leur domicile. Dernière personne à laquelle vous avez parlé au standard, Marion. Et c'était Antoine de Hucle. Antoine vient de recevoir sa lettre d'admission à la police et il va commencer sa formation. Antoine estime qu'il n'y a pas de risque à ce qu'un policier reprenne son arme à domicile. Il explique qu'il a mis un an pour postuler. Il a passé au total Trois entretiens avec euh, différents tests physiques et psychologiques, il y a donc il y a aussi un suivi durant la carrière. Alors Antoine pense que les policiers sont bien encadrés et suffisamment responsables responsables que pour disposer d'une arme chez eux à domicile. Alors oui, il peut y avoir des accidents, reconnaît Antoine, mais ce sont des faits isolés et dans n'importe quelle situation, le risque zéro n'existe pas. À 9h, il y avait trois débats sur la table et vous avez choisi d'aller plus loin sur ces policiers qui demain seront armés le matin, le midi, le soir, 24h sur 24, parmi les moments de ce matin. Alors ce matin, il y a eu Arnaud Assiné à 10h12, Arnaud est contre le port d'armes à domicile pour les policiers car il craint les dérives. Depuis quelques temps, ils ont reçu des consignes.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 base reconnue par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 qui sont tout petits en plus, qui ont 10 et 6 ans et qui sont totalement courants qu'il y a une arme à la maison et qu'ils ne peuvent, qu peuvent pas toucher. La conversation continue sur la page Facebook, c'est vous qui le dites, elle est à disposition tout au long du week-end, bien sûr, et vous pouvez repasser ou revisiter les conversations que vous avez manquées depuis lundi. Il y en a eu quelques-unes. Voilà pour nos deux heures de dialogue. Bon week-end